Pour les informations pratiques qui concernent vos quartiers, le prochain rendez-vous, ce sera à 11h50 ce matin dans C'est encore mis en première avec Lionel Olivier. Réunion première. Cet espace est le vôtre. Vos communiqués, vos messages par fax au 02 62 40 68 33 ou par mail à avis tv.fr Maître Gims, sur la première et dans trois minutes, votre horoscope sera présenté par Juliette. Bon réveil. J'ai retrouvé le sourire quand j'ai vu le bout du tunnel Où nous à ce jeu du mal et de la femelle Du mal et de la femelle On était tellement complices, on a brisé nos complexes Pour te faire comprendre, t'avais juste à lever le cil Juste à lever le sujet, ton image à l'encre noir sous mes paupières, afin de te voir même dans un sommeil éternel, même dans un sommeil éternel, même dans un sommeil éternel. Si t'aime, je te sens c'était même, mais j'ai peur. J'ai cliné tes yeux, tu n'étais plus la mer. Est-ce que je t'aime Je sais pas si je t'aime. Est-ce que tu m'aimes Je sais pas si je t'aime. Pour t'éviter de souffrir, je n'avais qu'à te dire je t'aime. Ça m'a fait mal de te faire mal. Je n'ai jamais autant souffert. Quand je t'ai mis la bague au toit, je me suis passé les bracelets Pendant ce temps le temps passe pas et je suis pas tes Et je suis huite et pas libérne Agraver ton image à l'ombre noir sous mes paupières Afin de te voir même dans un sommeil éternel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 Si je sais pas si je t'aime, j'étais censé t'aimer, mais j'ai vu l'averse. J'ai climité yeux, tu n'étais plus l'avance. Est-ce que je t'aime, je sais pas si je t'aime. Est-ce que tu m'aimes, je sais pas si je t'aime. Maître Gimski se pose cette question ce matin sur la première, juste avant le journal de 6h, voici l'horoscope. Bonjour, bon milieu de semaine, nous sommes mercredi, la journée des enfants et de tous les autres aussi, et celle des Germaine en particulier, bonne fête mesdames. Nous sommes donc le 15 juin, voici l'horoscope tout de suite sur la première. Bélier, vous en faites trop et là vous allez frôler vraiment l'épuisement. Taureau, avec vous. Quoi que votre partenaire fasse, il a le sentiment de mal faire. Gémeaux, vous trouvez le temps de plus en plus long. Et si vous preniez quelques jours de congé Cancer, quelques douleurs lombaires pourraient bien vous gâcher la vie. Lion, il va falloir avoir de la patience, beaucoup de patience. Vierge, il va falloir renoncer à tout désir d'aventure. Balance, c'est votre compte qui va commencer à devenir rouge. Scorpion, tout est prétexte à l'amusement chez vous aujourd'hui. Sagittaire, vous badinez gaiement les célibataires et vous avez bien raison de profiter de la vie. Capricorne, vous fournissez un feu d'artifice, d'idées, mille et une à l'heure. Verseau, vous êtes encore dans le fantasme de la consommation. C'est votre compte qui va commencer à devenir rouge. Poisson termine par vous. Tout le monde n'est pas sensible à votre charme. Excellente journée à et à toutes. Quel que soit votre signe, belle journée, bon réveil avec Réunion Première. Nous ferons un premier point complet sur le trafic routier avec Yves Gruyé dans 15 minutes. Bon réveil, il est 6 h Le journal de la rédaction est présenté par Florent Marot. Bonjour Florent. Bonjour Jackie, bonjour à tous. Elles ont une nouvelle fois dit non à la loi travail. Plus de 2000 personnes ont défilé hier dans les rues de Saint-Denis. On pense aussi parce qu'on a des enfants, on a des amis, on a famille qui sont dans le privé et on se bat aussi pour eux. Pour les salariés, c'est ah, un gros C'est tout le monde même pour nous, je veux dire, hein, parce que chaque journée de grève, c'est une journée de salaire coupée. Donc c'est sûr que pour les gens du privé aussi euh, qui sont payés au SMIC par exemple, ça fait beaucoup euh, en moins dans leur salaire donc pour euh, les mensualités. Et si on trouve toujours même s'il n'y a pas une foule immense, on va dire à ces mais les personnes qui participent, effectivement, voient leur salaire coupé et que s'ils sont là, c'est qu'ils ont la conviction qu'ils qu se battent pour quelque chose qui en vaut le coup. Stéphane Checoury du Cyper au micro réunion première de Joanne Damadorassi et je vous le disais, plus de 2000 personnes ont défilé hier dans les rues de Saint-Denis elles étaient entre 125 000 selon la police, 1 300 000 selon la CGT dans toute la France de nombreux incidents ont eu lieu à Paris au moins 11 manifestants et une trentaine de policiers ont été blessés, 58 personnes auraient été interpellées Après les anti-lois El Khomri, place aux anti-carrières de bois blanc à Saint-Leu, eux aussi sont mobilisés depuis plusieurs mois maintenant, le sujet a été abordé hier lors des questions au gouvernement. Que faire de ces 36 hectares dans un espace naturel classé remarquable Thierry Robert a, a demandé à la secrétaire d'État à la biodiversité sa position sur le dossier. Réponse de Barbara Pompili, un nouveau dossier devra être déposé par l'entreprise concernée. Aucune décision ne sera prise d'ici là. On reste dans l'aménagement du territoire avec 8 quartiers bientôt rénovés dans l'île. Plusieurs villes ont en effet signé hier à Saint-Denis le nouveau programme national de renouvellement urbain, rue 2, 16 ans après la première version. Dans l'Est on retrouve les communes de Saint-André et Saint-Benoît Saint-Denis dans le nord, le Port dans l'ouest et Saint-Louis et Saint-Pierre dans le sud. L'idée c'est d'obtenir des quartiers plus attractifs et mieux intégrés avec de la mixité sociale Les précisions du préfet Dominique Sorin. Demain c'est des quartiers en meilleur état, c'est des quartiers rénovés Euh, C'est de l'habitat rénové, euh, réorganisé, ça peut passer par des destructions d'immeubles et des reconstructions d'immeubles, ça peut pas passer par de la réhabilitation, ça peut passer par la création de nouveaux services dans les, euh, dans les quartiers, donc ça change la vie concrètement des réunions et ce sont des travaux qui sont menés dans ces différents euh, quartiers. Donc c'est une meilleure vie quotidienne. Et d'ailleurs, ça a été souligné par l'ensemble des maires qui étaient présents, c'est une satisfaction, même s'il y a eu des difficultés, mais cela a permis de répondre aux besoins et aux attentes des habitants de ces quartiers. Le préfet Dominique Saurin interrogé par Delphine Poudroux et sont concernés par les rénovations. Le bas de la rue Maréchal-Leclerc, Vauban et le Butor à Saint-Denis, le centre-ville de Saint-André, la rive droite de Saint-Benoît, le quartier Ariste-Bollon, SIDR Haute-au-Port, Le Gaulle à Saint-Louis et Bois d'Olive à Saint-Pierre. Jour J pour les 11 450 candidats au baccalauréat 2016. L'examen démarre à 10h ce matin avec l'épreuve de philosophie. Le bac, un passage obligé avant les études supérieures. La dernière étape avant le plus souvent de quitter ses parents. Mais ceux qui l'ont passé s'en souviennent-ils Quels souvenirs en ont-ils gardés Écoutez la réponse de Jean-Claude Fruteau. Le député maire de Saint-Benoît a passé un bac philosophie en 1965. Ça remonte à bien loin maintenant hein. et euh, j'ai simplement des souvenirs euh, confus, confus de la préparation, de l'angoisse euh, de l'examen, euh, puis de l'attente des résultats euh, qui ont été, ça ne vous étonnera pas sans doute, positifs. Donc euh, je pense que la, la, la joie d'avoir euh, ce baccalauréat qui pour moi, particulièrement pour tout le monde, est particulièrement... Euh, pour moi était déjà une première consécration puisque euh, j'étais d'une famille extrêmement modeste et à l'époque, il n'était pas aussi facile de faire des, de faire des études et euh, je pense que cette joie de la réussite a effacé un peu euh, les mauvais souvenirs. Jean-Claude Fruteau, député maire de Saint-Benoît au micro-réunion première de Delphine Poudroux les résultats du bac seront communiqués à partir du 5 juillet. Dans le reste de l'actualité, procès reporté pour ceux qui avaient provoqué la bagarre à la prison de Dominjo. Ils étaient sept au total, sept détenus mis en cause et présentés hier en comparution immédiate. Ils ont finalement obtenu un délai pour préparer leur défense. Six d'entre eux seront jugés dans trois semaines, le 4 juillet. Le dernier reviendra devant les juges le 16 août. Lui, en cours jusqu'à dix ans de prison pour récidive de violence volontaire sur personne dépositaire de l'autorité publique. Maître Judicael Mangataï et l'avocat de deux prévenus dans cette affaire. À 9h30, nous sommes cinq avocats dans le dossier pour un seul dossier physique. Donc il était évident pour déterminer les conditions dans lesquelles mon client peut voir sa responsabilité engagée dans ce dossier, il était très difficile. C'est la raison pour laquelle tous les avocats de la défense nous avons sollicité le renvoi afin de le préparer et d'assurer au mieux une défense effective. C'est un dossier qui est compliqué, il n'est pas complexe, mais il concerne un seul fait mais plusieurs individus donc Quel fait concerne tel individu Vous voyez, dans ce dossier, il y a lieu d'avoir de, de des éclaircissements. Nous allons avoir accès à la vidéo que nous n'avons pas encore eue pour pouvoir justement avoir un éclaircissement sur ce dossier. Un maître judiciaire, Mangataï, au micro, réunion première d'Olivier de la Richaudie. Un cap dans l'horreur a été franchi. La phrase a été prononcée hier par Manuel Valls. Le Premier ministre était invité à s'exprimer sur l'assassinat du couple de policiers assassinés par un terroriste se réclamant de Daesh. Aujourd'hui, les policiers sont inquiets. Rudy Damour est secrétaire général de l'association GPX Outre-mer. Et selon lui, la situation est difficile pour les fonctionnaires, mais aussi pour leurs proches. Il y a surtout cette crainte, surtout des familles qui habitent en Outre-mer. Ils savent que leurs enfants travaillent sur la région parisienne, donc ils ont besoin d'être rassurés en ayant de nouvelles de leurs enfants. Vous avez des retours du, du terrain de policiers qui disent euh, qu'ils ont peur aujourd'hui Tout le monde exerce ce métier dans la crainte actuellement. La terroriste, on sait que on est à euh, euh, des cibles privilégiées des terroristes. Et aujourd'hui, c'est encore une fois confirmé par cet acte. Donc oui, on vit, on, on travaille avec cette crainte, mais on a toujours à cœur d'exécuter de, de notre métier. Encore une motivation de faire plus attention à nous, à nos collègues, à nos concitoyens. On n'oublie personne, personne, mais on va dire qu'on est des cibles de choix. Quand on porte l'uniforme, on est visible, euh, plus visible que d'autres. Rudy Damour, secrétaire général de l'association GPX Outre-mer, interrogé par David Ponchelet. On passe au sport avec d'abord du football. Tous les Réunionnais espèrent bien sûr que Dimitri Payet sera titulaire. Ce soir avec l'équipe de France, les Bleus affrontent l'Albanie à 23h pour leur deuxième match de l'Euro. Ils avaient remporté le premier, 2 buts à 1. Souvenez-vous, c'était face à la Roumanie. Dimitri Payet avait inscrit le but de la victoire, mais le Réunionnais l'a dit lui-même. Il revient de loin, il avait même failli arrêter le football. Mais il a croisé Osman Gangat, alors entraîneur de l'Excelsior. Et c'est lui qui l'a relancé, Martin Baumer la rencontre à Paris C'est après un essai raté au Havre que Dimitri Payet revient à la Réunion déçu, avec l'envie d'arrêter le football à seulement 16 ans. Finalement, il s'inscrit à l'Excelsior de Saint-Joseph et très vite, Osman Gangat le fait monter en équipe première. Il a démarré en équipe première en 2004, il a fait une saison avec nous, il gagne la Coupe de la Réunion, c'est son seul titre d'ailleurs, j'arrête pas de le chambrer là-dessus. Il avait été repéré par Laurent Guillot au mois d'août 2004. Le deal, c'était qu'il finisse la saison avec nous. Laurent Guyot demande donc à faire venir le jeune Dimitri Payet au centre de formation du FC Nantes. Il quitte alors la Réunion des... But 2005. Il était hors de question de, de garder un tel talent pour, pour l'excelsior pour être champion de la Réunion. Là, ce qui était important, c'est qu'il retrouve le monde professionnel, puisque c'était son même enfant. Et le monde professionnel, il l'intègre rapidement. Quelques mois seulement après son arrivée, il dispute son premier match en Ligue 1 contre Bordeaux, avec déjà l'équipe de France comme objectif. Lui, euh, il veut réussir. Depuis toujours, euh, il voulait être en équipe de France. En 98, il était parmi les gamins qui, de la Réunion qui avaient joué en levée de rideau de France-Arabie-Saoudite. Il avait marqué au stade de France. Il voulait devenir Thierry Henry. Et... Euh, C'était son idole et il devient Dimitri Payet Depuis Dimitri Payet garde une grande estime Pour l'entraîneur qu'il a relancé Osman Gangat quant à lui Est plus que fier de ce qu'est devenu son ancien joueur Je lui ai dit que ce qui est beau c'est qu'il rend les gens heureux Les gens ils rend la France heureuse En ce moment on en a bien besoin Et puis il rend les Réunionnais très fiers France-Albanie avec Dimitri Payet, on l'espère, c'est ce soir à 23h, heure de la Réunion. Handball, sans faute, hier pour les deux représentants réunionnais aux finalités Outre-mer. Château-Morange chez les garçons et la tamponnette chez les filles sont en finale. Ce sera demain, à chaque fois, face au Martiniquais. On parlera d'ailleurs Handball, mais aussi football, à 7h15 avec l'invité de la matinale, Philippe Dornier reçoit Jérôme Fernandez, ex-capitaine de l'équipe de France de Handball. Il va durer trois semaines, le sixième festival du film chinois en France, version Réunion démarre aujourd'hui au programme. 94 séances, 11 films en VO, tous à 5 euros la place. Plus de 3000 spectateurs sont attendus. Nouveauté cette année, un prix du jury et un prix du public. Les spectateurs pourront voter sur Internet. C'est la fin de ce journal. Place maintenant à l'actualité nationale et internationale avec nos confrères de France Info. Et on parle ce matin, Emma Sarango, de ce rassemblement en hommage au couple de policiers assassinés des habitants, des élus, des proches participent aujourd'hui à midi à un rassemblement républicain à Magnanville dans les Yvelines. C'est là qu'ont été assassinés avant hier soir un policier et sa compagne. Attaque revendiquée par un homme qui a prêté allégeance au groupe état islamique il y a trois semaines. La Russie Abala, 25 ans abattu par le raid, était connu de la justice. Il était sur écoute depuis quatre mois. Il a expliqué avoir répondu à un appel du chef du groupe djihadiste qui demandait de tuer des mécréants chez eux avec leur famille. Les enquêteurs ont saisi dans la maison des victimes une liste de cibles, des personnalités ou des professions, policiers, rappeurs, journalistes. Trois personnes de son entourage étaient hier soir en garde à vue. Trois voitures incendiées, des vitrines saccagées, onze manifestants blessés, 29 policiers touchés. La mobilisation contre la loi travail, une nouvelle fois marquée par des violences, très vite après le départ du cortège de la Place d'Italie à Paris. Au total, 58 personnes ont été interpellées dans la capitale. Et fait exception. La police a même utilisé un canon à eau pour disperser la foule dans le quartier de Montparnasse. C'était la première fois depuis trois mois que la manifestation était organisée à l'échelle nationale, même si il y a eu d'autres rassemblements en région. Une journée d'action marquée par une forte mobilisation, mais très difficile à estimer, car le grand écart des chiffres atteint les records. 80 000 manifestants à Paris selon la préfecture, 12 fois plus, 1 million selon les organisateurs. Un nouveau tête-à-tête -tête entre le numéro 1 de la CGT et la ministre Myriam El Cormery est prévu vendredi. Pas de sortie de crise en vue non plus à la SNCF. La CGT Cheminot refuse de signer l'accord sur le temps de travail. Le syndicat a suivi l'avis de ses militants qui ont voté contre à plus de 57%. Le principal syndicat de la compagnie ferroviaire ne dit pas pour autant s'il met un veto à ce texte validé par l'UNSA et la CFDT. La grève c'est aussi chez Air France depuis samedi dernier un mouvement qui selon la compagnie coûterait plus de 40 millions d'euros. C'est une Une tradition. L'épreuve de philo donne ce matin le coup d'envoi du bac pour 700 000 lycéens français, ceux des filières générales et technologiques en tout cas pour la série professionnelle. C'est le français qui ouvre l'examen avec des conditions particulières cette année. En raison des grèves, les élèves pourront avoir jusqu'à une heure de retard et ils sont convoqués 45 minutes à l'avance dans le cadre de Vigie Pirate. Nouveau test pour les bleus de Didier Deschamps. Ils affrontent l'Albanie ce soir à 21h au stade Vélodrome de Marseille. Deuxième match dans 7 euros pour les footballeurs français contre une équipe qui leur a posé des problèmes. Récemment, les Albanais avaient battu la France en juin dernier en amical. Autre rencontre dans le même groupe, Roumanie-Suisse à 18h au Parc des Princes. Et puis dans le groupe B, Russie-Slovaquie à Lille. Un match classé à haut risque, d'où l'interdiction de vente d'alcool à emporter dans la capitale nordiste, d'autant que les Anglais jouent demain, à quelques kilomètres de là, à Lens. Et puis en mot de basket, un 18 e titre de champion de France pour Villeurbanne, pourtant mené deux victoires, rien face à Strasbourg. Quatrième désillusion d'affilée donc pour Les Alsaciens L'info revient à 6h30 Et à 6h30, le journal de la rédaction sera présenté par Cécile Thomas arrive 6h15, écoute Dieu pour le temps dit. Alors en ce mercredi attention, hein, des averses peuvent se produire encore dans l'Est et le Sud sauvage aussi alors euh, aussi à Saint-André de Saint-Rose à Saint-Philippe et parfois à Saint-Louis Ailleurs, quelques passages nuageux sont aussi prévus, mais le soleil sera prédominant. Prudence, si la mer est agitée, pas beaucoup de vent, ce moment sur Saint-Denis. Vous direz également que suite à un mouvement de grève, ce bulletin pourrait ne pas être actualisé par les services de Météo France. Donc la production des bulletins de sécurité continue d'être assurée. jacques veille la Réunion Dans le sud, dans l'est, dans l'ouest, encore dans la fraîcheur. Cette fraîcheur des cirques. Bienvenue sur Réunion Première et bon réveil. J'espère que vous avez passé une bonne nuit. Aujourd'hui, c'est le mercredi 15 juin, grand jour pour bonnes bacheliers. Bon courage, à azote. stresse pas trop. mais à bien réviser. Voilà, pour être sûr des autres. En tout cas, bon courage, bon courage également. Pour toute bonne mamies préparez azote pour aller à l'école. Ou bien sinon, si ça, ça travaille ce matin. Alors, en ce mercredi 15 juin 2016, nous fêtons les Germaines. Sachez que Prisca nous emmènera au marché forain de Saint-Gilles-les-Bains tout à l'heure. Et puis, il y aura un bon cadeau d'une valeur de 20 euros à gagner avec Réunion Première et les magasins partenaires. Et si on parlait de sport à 7h15, Philippe Dornier, donc aujourd'hui, pour répondre aux questions de Philippe Dornier, Jérôme Fernandez, ex-capitaine de l'équipe de France de handball. Un peu plus tard dans la matinée, on s'intéressera cette fois à nos racines, à notre alimentation. Les racines dans notre assiette. Donc c'est votre émission à l'eau première avec Claude Montanet dès 8h15. Roulez tranquille en suivant l'inforoute avec Autorelais. Autorelais, Drive Cool. Et l'information routière, c'est avec Yves Gruyer au Boulevard Sud. Bonjour Yves. Bonjour Jackie, bonjour à tous. Attention, sortie euh, Boulevard Sud juste après le carrefour. Euh, de belles pierre avant le pont Vincent, donc on a un véhicule nacelle arrêté, donc C'est sans doute pour des entretiens d'éclairage, mais là pour le moment euh, la voie de droite est encore neutralisée. Est-ce que c'est en, est-ce que nos chantiers sont en retard ou ils viennent de commencer euh, Faut pas que ça tarde, parce que. On Commence à avoir un peu de trafic, c'est pas encore l'heure de pointe, hein, vous allez me dire, donc il euh, n'y a pas encore trop de contraintes. Mais attention euh, simplement vous qui accélérez entre la dernière zone de feu, c'est-à-dire la rue Tourette et ce carrefour avec la rue Gibert-des-Molières. Et surtout si vous arrivez euh, bah, de la rue gibert des molières attention pour le tourne à droite. La voie à la droite. Donc juste notre oui. avis, c'est vraiment juste après le passage protégé, hein, donc après ce carrefour. Entrée ouest donc dégagée, là, donc que ce soit ici, euh, par le boulevard Jean Jaurès, ou en bas également, juste après le tunnel du Cap Bernard. Et les ralentissements, par contre, qui ont commencé assez tôt, c'est déjà à, à hauteur des changeurs de plateau caillou. Alors c'est assez étonnant euh, pour un mercredi. Il y avait hein, beaucoup de trafic ce matin, semble-t-il, très tôt. Euh, donc vous êtes nombreux à vous déplacer en direction du nord. Alors attention, ça coince. Déjà rapidement. Alors Pour terminer ce que je vous disais avec ce camion nacelle, on vient d'enlever les cônes. Les, le, le chauffeur et son copilote montent à bord et ce véhicule nacelle va quitter les lieux. Ça veut dire que la voie de droite va être libérée dans un instant, ici sur Saint-Denis. dans le sud, de moins de mauvais temps qu'hier. Ça, c'est une meilleure chose. Donc, restez prudents toutefois. Très bonne route. Attention, feu de croisement obligatoire. Il fait bien nuit encore. Ah oui, effectivement. Rendez-vous juste avant 6h30, Yves. Bonne route avec Autorelais. Autorelais, drive cool. Vous écoutez Réunion Première, il est 6h18, on joue avec vous, 02 62 99 2000 ce matin. Donc si vous avez la possibilité de nous appeler pour repartir ce matin, écoutez bien avec un, un bon cadeau d'une valeur de 20 euros offert par Réunion Première et les magasins Espace Fraîcheur. 02 62 99 2000. à tout de suite. Premier Le syndicalisme est basé sur le clientélisme. On n'a pas de leçons à recevoir de personnes. Nous sommes obligés d'aller prêter allégeance à la oui, je rejoins un peu le syndicalisme. est Ce n'est pas une forme de prise d'otage et de chantage. L'actualité réunionnaise analysée Ça, de 12h15 à 12h45 je travailler les gens. pendant une demi-heure au moment du déjeuner. C'est dans l'actu sur Réunion Première. Retrouvez les avis de décès tous les jours sur Réunion Première à 5h50, 11h50, 13h50 et 17h50. Les avis de décès avec Rune Solidarité, Mutuel Obsèque et Complémentaire Santé. Aujourd'hui, c'est Arthur de Lyon qui n'en revient pas d'avoir des bons à parier quinté plus offert. Non, sérieux Un bon à parier quinté plus offert <rire> À votre tour d'être si heureux, Arthur. Pendant les jours 100 gagnants PMU du 10 au 19 juin, votre bon à parier Quinté Plus est offert à tous les coups. PMU, vivez vos émotions à 100 Voir conditions dans les points de vente participants. Jouer comporte des risques. Appelez le 09 74 75 13 13. Appel non surtaxé. Première Mesdames, messieurs, bienvenue dans la fraîcheur de Salazie ce matin. Déjiva est avec nous. Bonjour. Oui, bonjour. Quel beau prénom. Merci. Ça va bien ce matin, réveillé depuis très tôt Oui, ça va bien. Le réveil, Ajoute il a bien sonné, de pas de problème. Ménage. Ah, en train de faire le ménage, déjà Bah oui. Ok. <rire> Alors, dis-moi un petit coup là, vous connaissez un petit peu la musico Oui. Alors, vous connaissez les chansons de Michel Admet euh, Oui, des chansons. Alors, dans une de ses célèbres euh, chansons, il dit qu'il ne faut pas donner quelque chose à Marinette Est-ce que c'est ouais. du rougail-zaron ou bien du caribringel Caribringel. Carizaron, Lucia euh, Oui, <rire> je pense. donne pas Marisette, Marinette, et rougaïzaron. Caribringel, non, on va bien à Gratel. Ah bah oui. Ah bah oui, c'est ça, les affaires. Bon, bien oui, attends, bête à rou. Il y, na, y na, le ménage à faire dans, dans la maison, d'accord <rire> Alors, Déjiva, oui. repart avec un bon cadeau d'une valeur de 20 euros offert par Réunion Première et les magasins espace fraîcheur ce matin. D'accord, ben merci. Voilà, merci on pourra acheter les, les épices pour le coq qui demande des épices dehors là. Ben... Où sont les animaux Non, mais ce sont pas, c'est les voisins à côté. Les voisins, nénat, après le dimanche, il à eau. Ben voilà. <rire> mais ça, as une belle journée, à bientôt. Merci, à vous aussi. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Dejiva qui repart ce matin avec son bon cadeau d'une valeur de 20 euros, faire par réunion première et les magasins espace fraîcheur. Pour mettre des fruits, des légumes, donne son Béatel, Ticok Bella. Donne mon Béatel, mi ça va. Voici là-bas Tedna. Donne mon Béatel, mi ça va. Roll mon sosoté t'es à la bas. Et porte à moins ça pas bon. À la moindre. Pente à moi, ça va bon, à la moindre dion, donne-moi sou ça va, donne mi ça va, re débouché pour banna, ferme à le papa, mon man baba, ferme à le ya mon baba. Donne mon vieux pièce, mi ça va, garde la tebana à la te bana. Donne mon vieux pièce, mi ça va, de mon zoin et sambaza, en cuisine de bois les Gaia avec son farf à Lévala, en cuisine de bois les Gaia avec son farfa les bala, donne mon gamblon, mi ça va, rode la soise de l'eau somdada, mon sombris, mi ça va, d'un paqueté de voila. Remaloyamu papa, homose l'eau kia sababa, Ramalouya mon papa, on mange l'eau kya sababa. bien tout pour ça qu'il faut cette année, Tikok sur réunion première dans le monde La musique, la musique qui se fait tous les jours sur Réunion Première et une date en particulier le mardi 21 juin. C'est la fête de la musique sur Réunion Première et dès 19h, et eh bien vous entendrez euh, des concerts. Alors on aura la musique locale, sera vraiment Léa Nova Metal à Lyon, à le, le bal à la poussière des Dalons du carrousel, Il y aura également, à partir de 20h, Groove Ça Vous savez, c'est le concert qui a eu lieu au, au Sakifo. Encore la Cour, ambiance Maloya, destin Maloya et 23h. Eh bien, ce sera Zanaka Maloya. On aura l'occasion de vous en reparler. Donc, ce mardi, dès 19h, on fête la musique sur Réunion Première. Et tous les jours, c'est la fête des fruits et des légumes sur les marchés forains. Aujourd'hui, nous sommes à Saint-Gilles-les-Bains. Faites le plein de saveurs en direct du marché avec Espace Fraîcheur. Dans la fraîcheur toujours avec Jean-Yves Prisca Oui, nous sommes avec Jean-Yves, avec Zarlor, avec Françoise, avec Thérèse et puis avec Maria. Alors Maria, c'est la fille de Maxima parce que Benalla a oublié la balance ce matin. Donc il donne ah. un coup de main. Hein. Bonjour Maria. Bonjour. Bonjour. Comment on va faire là ben, On attend euh, sa maman ou euh, on va s'en sortir. Oui, ben, heureusement que les clients ne sont, sont, sont pas encore arrivés. Et en même temps, je suis en train de donner un coup de main à Maxima. Je ne pas l'autre de Alazaki ou sans pas Mmh, C'est dommage hein. Bonjour Maxima Bonjour Ça, ça sent bon le Maxima <rire> Ah oui ça sent bon et vous avez eu l'ingénieuse idée de vendre du caloupilé parce que c'est vrai que ça pousse euh, ça pousse euh, comme rien le caloupilé mais bon tout le monde n'a pas la chance d'avoir euh, voilà tout le monde n'a pas la chance d'avoir un petit pied de caloupilé dans, dans la cour n'est-ce pas Jackie Ah ben oui moi après moi moi non plus hein, et donc du coup vous venez sur les marchés et Maxima il prépare ça ou vend ça comment le, le caloupilé là Alors c'est 80 centimes le paquet le petit paquet ouais, caloupilé est... et les bons dans le grain, les bons pour le cabouille, Ah oui les bons bon, faut tous. pour Là un peu comme euh, Les graines d'enfant Jackie, c'est Médiaou L'enfant Que ça vous réponde à moi rose. Et ben voilà Jackie 20 sur 20 pour vous <rire> Bravo bon Il y en a hein. Il y a du rose frais Et puis il y en a aussi Qui sont conditionnés euh, Avec notre belle Françoise Vous mangez ça ou ça n'est pas bon, faut mettre dans le cabri, m'a salé ça, ça. Ben jamais, aime mais... Non, ils mettent dans quoi ça euh, Je sais pas. Ouh, les béroses, les béroses Ah, les béroses, attendez, oh, attendez, on a un spécialiste. Attendez, Jacques, je vais mettre le, le haut-parleur, pour, pour qu'ils vous entendent quand même. Attendez, deux secondes. Alors à tout le monde <rire> qui nous écoute ce matin sur Réunion Première, vous avez des, des béroses, là sur le marché de Saint-Gilles-les-Bains. Vous allez prendre un petit pavé de saumon frais, du saumon frais. Un petit morceau, parce que le saumon ne pas bon marché non plus. Ou tronce, alie, ou tronce, alie comme ça bonne tranche sur mon cru là. Un petit peu d'huile d'olive, un filet de citron et puis vous lancez quelques baies roses comme ça dessus. Et puis bienvenue au paradis. Est-ce que euh, Jackie, si on a des sardines, on peut pas le. le non ça a dit ça non après quoi encore ah, une boîte ça. macro <rire> non bah, écoutez on va vous offrir un sachet de béros avec la complicité de Françoise dans le panier garni le panier garni sera à décrocher tout à l'heure alors si vous êtes dans le secteur si vous êtes dans l'ouest venez nous rejoindre hein, sur marché il y a tout hein. Mm -hmm. il y a le café le petit déjeuner est servi il y a surtout le mot de passe qu'il faut retenir et le mot de passe Jackie vous avez le choix entre les béros ou les caloupilés bon, on va dire caloupilés on va rester ah, euh, dans le caloupilé on va rester dans le caloupilés avec Réunion Première, et puis vous avez Maximin et Maria euh, qui vous, euh, vous sortent du lit ce matin en direct sur la page Facebook de Réunion Première Excellent, on va aller voir ça, salut Maximin salut Maria et merci encore à, à Jean-Yves Prisca ce matin en direct du marché de Saint-Gilles-les-Bains pour Réunion Première Faites le plein de saveurs en direct du marché avec Espace Fraîcheur Dans moins de deux minutes, eh bien, il y aura le journal de la rédaction de réunion première qui sera présenté par Cécile Thomas. Euh, avant cela, eh bien, nous allons prendre des nouvelles du trafic dans quelques instants avec Yves Gruyé qui nous disait qu'il y qui avait encore des, des travaux visiblement euh, avant le pont Vincent sur le boulevard sud. Donc, prudence si vous êtes dans le secteur et vous n'hésitez pas à nous appeler au 99 2000 pour joindre Brandon. Donc, si vous êtes témoin d'une anomalie sur le réseau routier, on va tout de suite rejoindre Yves. Ça y est, fini de, de gare la moto. Yves Brouillet qui nous attend au Latanier. Votre trajets en toute confiance, c'est l'heure des inforoutes avec Honda Moto. J'ai presque envie de dire déjà au Latanier, Yves Oui absolument, traverser la corniche euh, avec du monde, hein. donc euh, en direction de l'ouest à cette heure-ci, mais c'est roulant, dans l'autre sens également, ralentissement au niveau du petit rond-point, un petit peu juste avant la, la caserne de Lambert, entre enfin, la caserne de Lambert et le rond-point où euh, démarre les ralentissements. Alors je vous parlais de ce canon nacelle qui a quitté euh, euh, l'emplacement euh, quand j'ai euh, quitté le boulevard sud tout à l'heure finalement il, il s'est déplacé à, à peine 100 mètres il s'est mis euh, donc, toujours sur la droite, euh, remis les cônes et il s'est occupé d'un autre euh, réverbère euh, dont le l'ampoule ne fonctionnait pas puisque c'était un change, ce sont des travaux de changement d'ampoule. Donc là il est de nouveau là, à, à, à présent donc, euh, avec cette voie de droite neutralisée à l'entrée du pont Vincennes cette fois-ci, toujours en direction de l'ouest. Alors c'est une campagne de changement d'ampoule, vous l'avez compris, je ne sais pas si ça va se poursuivre un peu plus loin, les, les ampoules à l'air de fonctionner à savoir s'ils vont faire l'autre sens, ça, enfin, j'ai pas pu poser la question. En ce qui concerne le trafic, eh bien, assez, ça a diminué, donc c'est bonne nouvelle dans l'Ouest. Si vous êtes venus très tôt ce matin, peut-être par rapport aux examens et aux épreuves de VAC, il y en a qui déposent leurs enfants, eh l'embouteillage qui était au niveau de la Caillou se situe maintenant à l'entrée de la tranchée couverte de Saint-Paul, avec quelques centaines de, de mètres en moins, alors que l'embouteillage normalement ne fait que grimper. C'est déjà une bonne nouvelle. Très bonne route avec la première. C'était les inforoutes pour des trajets en toute confiance avec Honda Moto. Vous êtes à la maison, dans votre voiture, ou peut-être déjà au travail. Bon courage en ce mercredi matin. Il est 6h30, vous écoutez Réunion Première. Bon réveil, c'est l'heure du journal. Le journal de la rédaction est présenté par Cécile Thomas Bonjour Cécile Bonjour Jacquie, bonjour à tous Forte mobilisation à Saint-Denis hier contre la loi travail 2000 personnes ont manifesté dans les rues Pour demander le retrait du texte Des quartiers rénovés pour mieux y vivre 8 quartiers dans 6 communes de l'Île Sont concernés par le protocole similaire Hier, pardon, avec l'agence nationale Pour la rénovation urbaine Nous entendrons le maire du port Olivier Waraud Première épreuve écrite du bac La philosophie aujourd'hui Nous avons demandé à des personnalités qui ont passé le bac, ce qu'elles en gardent comme souvenir. Vous entendrez Michel Fontaine, le sénateur maire de Saint-Pierre. Et puis nous parlerons du Festival du cinéma chinois en France. La manifestation sera relayée cette année avec un prix du jury et du public. Réunion première, Cécile Thomas. Mobilisation réussie hier pour l'intersyndicale. Elle appelait à participer au mouvement de grève nationale contre la loi El Khomri. 2000 personnes se sont retrouvées dans les rues de Saint-Denis. Le défilé est parti du Petit Marché pour rejoindre la préfecture au passage des manifestants. Les commerçants ont baissé leur rideau en signe de solidarité. Dans le cortège, des syndicats mais aussi Nuit Debout et des représentants de mouvements politiques. La réaction du FO, du Parti de Gauche et de la CGTR. Au micro de Johanna Damadorassi. C'est encore un message que nous lance au gouvernement. Malgré qu'il a lancé son 49.3, nous, les syndicales, l'intersyndicale, à La Réunion, nous sommes toujours dans le combat. Et le combat continue contre ce 49.3 et bien sûr pour le retrait de cette loi. Cette loi-là n'est pas faite pour créer des emplois. Au contraire, on va faire travailler les gens plus et nous va gagner moins. Nous serons encore dans la rue très prochainement si le gouvernement ne veut rien entendre. Les Français, les Réunionnais, dans des sondages, se sont prononcés en défaveur de ce projet de loi. Un projet de loi qui est mais simplement aux travailleurs, une vie pourrie. Nous, syndicat CCT, à Paris, donc, nous allons dans le combat. Parce que si cette loi passe, on aura plus de travail, on aura plus rien. Et comme il parle toujours la question de l'orignée, il essaie de réaliser un peu. Parce que cette loi qu'il met en place, elle n'a pas bon. Et François Hollande, c'est parti de gauche, sociale, il joue le rôle du parti. Et c'est pour ça aujourd'hui que je qu nous les mettons contents. Personnellement, nous va mettons en place. Et nous va tirer à Aucun débordement, contrairement à la manifestation parisienne hier à Saint-Denis, à Paris, la manifestation a largement dégénéré. En bref, procès reporté hier pour les détenus de la prison de Domingo, suspectés d'avoir provoqué la bagarre générale dans l'établissement la semaine dernière. Ils étaient sept à être présentés en comparution immédiate au tribunal correctionnel hier matin. Ils ont obtenu un délai pour préparer leur défense. Six d'entre eux seront jugés dans trois semaines. Le dernier reviendra devant les juges le 16 août prochain. Ce dernier en cours, 10 ans de prison pour récidive de violences volontaires sur personnes dépositaire de l'autorité publique. On connaissait l'ANRU, voici l'ANRU 2. C'est un nouveau programme de renouvellement urbain en clair de rénovation des quartiers. Le nouveau programme signé, signé hier a validé 8 projets dans 6 communes de Lille. Au port, le quartier La Couture va être repensé. Une action dans la continuité pour le maire de la commune, Olivier Oireau. On a des maisons anciennes qui été construites en 1980 et qui sont dans un état parfois de délabrement. Les gens n'ont pas les moyens de rénover ces logements. D'ailleurs, la majorité ne sont pas propriétaires. Et notre objectif, c'est de rendre ces logements aujourd'hui habitables, réellement et dignes. Donc, on va refaire les toitures, on va refaire les... Euh, trottoir, on va refaire les routes, on va mettre du commerce dans le quartier. Donc ce quartier à Riz bolon euh, Cité Couture comme on appelle est un quartier historique avec une forte identité. Mais on a aussi comme beaucoup de quartiers des difficultés sociales et c'est aussi l'insertion des jeunes, des moins jeunes. C'est entendre les parents, c'est les associer à cette rénovation de leur maison, donc de leur vie. Olivier Warro, le maire du port, interrogé par Delphine Poudroux. De gros projets sont aussi prévus à Saint-Benoît, Saint-André, Saint-Louis, Saint-Pierre et Saint-Denis. Après le référendum organisé par Thierry Robert dans sa commune, on reparle ce matin de la carrière de bois blanc à Saint-Leu Le député maire de Saint-Leu a porté le débat à l'Assemblée lors de la séance de questions au gouvernement hier le projet de carrière c'est 36 hectares de surface 60 mètres de profondeur dans un espace naturel classé remarquable sur la commune très touristique de Saint-Leu en 2008 le BRGM estimait qu'une exploitation du site était inenvisageable Thierry Robert a demandé à la secrétaire d'État à la biodiversité, sa position sur le dossier Voici la réponse de Barbara Pompili. Le porteur de projet devra donc à nouveau déposer un nouveau dossier comprenant une étude d'impact plus complète permettant notamment de mieux évaluer l'impact sanitaire de l'exploitation de la carrière sur les populations riveraines et la surface exploitée devra également être revue à la baisse. Ce dossier sera de nouveau soumis à enquête publique et c'est à l'issue de cette procédure que le préfet devra prendre une décision quant à la modification ou non du document d'urbanisme de la commune. Ségolène Royal et moi-même serons évidemment très attentives à l'ensemble des enjeux sanitaires et environnementaux de ce projet. Et c'est à l'issue d'un examen de ce nouveau dossier qu'une décision sera prise concernant l'avenir de cette carrière. Barbara Pompili, la secrétaire d'État à la biodiversité, qui répondait à Thierry Robert à l'Assemblée nationale hier. Du stress pour certains d'entre vous au petit déjeuner ce matin. Ce mercredi marque le début des épreuves écrites du baccalauréat avec l'épreuve souvent redoutée de la philosophie. On prend des forces pour cette journée qui s'annonce longue pour les candidats et leurs parents. Vous qui avez passé le bac, quels souvenirs en gardez-vous C'est la question posée également à Michel Fontaine, le sénateur-maire de Saint-Pierre. Il n'a rien oublié. Je me souviens de mon bac, ouais. C'est il y a longtemps, hein, 48 ans. J'avais 16 ans et je passais à l'époque au bac C. Pour faire euh, des études de médecine, c'était ou C ou D. Et donc, euh, c'est vrai que j'étais... Alors, pas bon, pas bon du tout au philo, mais excellent, voire très bon en, en maths et en physique. Ce qui m'a permis d'avoir le bac avec mention. Euh, c'était stressant, puisque je n'ai pas l'habitude, effectivement, de ces... C'est la préparation du dernier moment. Enfin, C'est vrai qu'on travaillait un petit peu toute l'année. J'étais le premier lot qui a passé le bac au niveau du lycée du Tampon. Euh, C'était des prémices du lycée du Tampon, puisqu'au départ, nous étions basés euh, euh, près de la mairie. Michel Fontaine, interrogé par Delphine Poudroux. Cette année, 11 450 candidats sont inscrits à l'épreuve dans l'île. On leur souhaite bon courage et même de la chance. 109 nouveaux donneurs dans la base de l'établissement français du sang. 373 poches de sang prélevées en une journée. Bilan positif pour la journée mondiale du don du sang. Hier, une collecte géante était organisée au parc des expositions à Saint-Denis. Johanna D'Amadorassi a rencontré des jeunes qui se sont mobilisés. Hier, certains pour donner pour la première une fois ça quelques minutes, c'est pas douloureux. On a le sentiment d'avoir aidé, d'être utile vraiment quoi, donc euh, pourquoi pas. Les arguments de Yann pour convaincre ses amis de participer à la journée mondiale du sang. Un discours qui a convaincu, le jeune étudiant infirmier a ramené trois donneurs, parmi eux Marion, 21 ans, qui a bravé sa peur de l'aiguille. Tout le temps j'entends parler, don du sang, don du sang, mais jamais j'y vais pour une fois j'ai décidé, bah finalement c'était bien passé, je pense que je vais revenir. C'est un peu surprenant quand même de voir tout ce, ce sang là comme ça mais ça va. Alexis, lui, avait déjà donné son sang, c'était il y a deux ans et c'est un peu la démarche de ses amis qui l'a motivé à refaire le geste. Je me suis dit que mes amis allaient y aller donc je suis venu aussi également pour faire avec eux. C'est un mouvement de groupe alors voilà, quelque part Un groupe mais pour aussi aider les personnes qui ont besoin de sang. Plus loin, Fanny, 20 ans, patiente allongée sur une table que la poche de sang se remplisse. Sur ses lèvres, un sourire car aujourd'hui elle a une double satisfaction. Elle n'est pas venue seule. Cette fois-ci, j'ai ramené mon copain avec moi. J'ai réussi à l'amadouer pour qu'il puisse venir m'accompagner et le faire également avec moi. Son petit ami, c'est Benoît. Lui a déjà fini son don, le premier de sa vie. Un acte qu'il a décidé de réitérer maintenant qu'il connaît la procédure. Bon, au début, on a un peu peur, mais en fait au final, c'est agréable. Et puis là, on voit que c'était assez rapide. Après tout, comme le dit si bien Frédéric, l'infirmier qui les a accueillis. Une piqûre et une vie sauvée. Un reportage de Johanna Adama C'est mercredi, jour des sorties cinéma mais on va vous parler ce matin d'un festival le festival du cinéma chinois en France. La manifestation est relayée à La Réunion. Elle dure trois semaines jusqu'au 5 juillet. Au programme 11 films en version originale sous-titrée. En tout, 94 séances du blockbuster d'arts martiaux tigre et dragon au film d'art et essai en passant par le dessin animé familial avec La Légende du singe. Ce festival est aussi une compétition pour sa sixième édition c'est nouveau. Il y aura un prix du jury et un prix du public, géré Ayan, vice-président de la Fédération des Associations Chinoises de la Réunion. Pour le prix du jury, un jury de cinq personnalités de La Réunion, dont certaines connues dans le monde du cinéma, vont voir tous les films et auront une fiche de notation et il y aura une délibération. Quant au public, il sera appelé à voter après avoir vu chaque film et le film qui aura obtenu la meilleure moyenne se verra décerner ce qu'on a appelé le prix payant que du public. Ce sera par internet et ce qui va se passer aussi, c'est que ces deux prix sont de vrais trophées qui sont en train d'être faits par des artisans réunionnais qui seront remis officiellement au centre culturel de Chine à Paris, aux deux réalisations Primé. Et ce qui se passe passer, c'est qu'on va leur remettre en même temps que les prix une invitation à venir nous rendre visite l'année prochaine. Et à tourner un film ici. Exactement. <rire> et emmener toute leur équipe. Jérémie Hayane, vice-président de la Fédération des Associations Chinoises de La Réunion, répondait à Bruce Réjean pour voir les films Rendez-vous les deux premières semaines au cinéma Palme, puis au Ritz de Saint-Denis et au Rex de Saint-Pierre. L'info revient à 7h. Et tout de suite, c'est l'heure de la chronique éco-préparée par Sébastien Letard avec cette question au menu ce matin. Dans un marché du sucre de plus en plus mondialisé et industriel, quelle peut être la place de la filière Cannes des Antilles et de la Réunion, encore marquée par une agriculture très traditionnelle, Sébastien La production de sucre de terre et océan indien, c'est 0,1% de la production mondiale. C'est encore trois fois moins pour l'usine de Gardel en Guadeloupe et 50 fois moins pour celle du Galion en Martinique. Avec de tels chiffres, les planteurs de cannes ultramarins peinent donc à faire le poids sur un marché désormais mondialisé. L'usine martiniquaise est d'ailleurs en partie sortie des impératifs économiques puisqu'elle est aujourd'hui détenue à près de 70% par les collectivités locales. Pour les autres, c'est le de la concurrence avec des cours mondiaux du sucre, divisé par 3 ces 5 dernières années. L'an dernier, le français Théreos, numéro 5 mondial, a d'ailleurs vu ses résultats plonger dans le rouge avec une légère perte de 34 millions d'euros pour un chiffre d'affaires global de 4,2 milliards d'euros. à la Réunion, le syndicat agricole FDSE dénonce d'ailleurs la mainmise de Théreos sur la filière canne Son président, Frédéric Vienne, était au micro réunion première de Suzette Emma. Aujourd'hui, décide de comment coupe la carte. Comment on met les cannes dans la remorque Comment on doit livrer la canne C'est à nous, entre l'interprofession, de décider de, de, des différents protocoles d'apport. Mais à aucun moment, Théréos doit avoir la main mise sur la, depuis la récolte jusqu'à l'arrivée de la canne sur le lieu de livraison. Des industriels de plus en plus exigeants, car sur ce marché mondial du sucre, ils ont lancé un vaste mouvement de modernisation. D'autant qu'en 2017, les quotas sucriers en Europe devraient disparaître. Ils pourront alors produire sans limite pour réduire leur coup Tereos a investi au Brésil, en Chine, en Indonésie et désormais en Afrique. Au Brésil, où le groupe réalise déjà un chiffre d'affaires 2,5 fois plus élevé qu'à La Réunion, en 4 ans, Tereos a investi. Il est aujourd'hui parvenu à un taux de robotisation de 100% avec les gains de compétitivité qui vont avec. Face à cela, la filière canne ultramarine ne pourra pas faire les mêmes gains de compétitivité. D'abord, faute de place. Les industriels et les planteurs de canne des DOM n'ont donc qu'une solution et encore sans garantie miser sur la qualité. La chronique économique sur Réunion Première présentée par Sébastien Letard. Et bizarre, on m'a entendu tout le nom Dimitri Payette Bonjournal, c'est le tomate. vous êtes vraiment observateur, vous avez une bonne oreille. Hein ben, Mais ça aussi. va pas durer, Jackie. Hein, bon, ah non, Dimitri même... va revenir très très. Vite. <rire> ah bien, Dimitri, manque encore le but pour nous. <rire> Alors en tout cas, pour aujourd'hui, attention, des averses peuvent encore se produire dans l'Est et le Sud sauvage. Alors Saint-André, on aura quelques gouttes peut-être à Sainte-Rose, même à Saint-Philippe et parfois à Saint-Louis. Partout ailleurs, eh bien un soleil qui, et qui se partagera le ciel avec quelques nuages. Prudence, hein, si la mer est agitée, comme hier. Donc suite à un mouvement de grève à Météo-France, ce bulletin pourrait ne pas être actualisé régulièrement. La production des bulletins de sécurité continue d'être assurée. Roulez tranquille en suivant l'info route avec Autorelais. Autorelais, Drive Cool, l'information routière en direct de la ravine à marquer, Yves. Oui, du rond-point Saint-Laurent jusqu'au centre-ville de la possession, ça roule encore normalement. La descente du chemin Boeuf-Mort avec ses euh, tracés un peu spécifiques dans l'opération Cœur de ville. On en parlait la semaine dernière. La semaine dernière c'était un lit de gravillon, il y a eu un peu de nettoyage, ça se voit, mais y a, ça continue à remonter. Donc faut faire très attention. Il euh, y a encore des parties euh, très glissantes, en tout cas pour les deux roues être très très vigilant sur cette zone en plein chantier, chantier prévu jusqu'au mois de novembre. Donc, euh, ma patience pour ces travaux. L'entrée ouest, sous le tunnel du Cap Bernard, le petit canon d'asphalte en l'opération de changement d'ampoule est partie, ça y est, donc la circulation se fait bien sur les deux voies maintenant sur le pont Winsan et je pense que c'est terminé pour l'opération la circulation donc correcte sur le pont Winsan et sous les tranchées du boulevard sud, par contre avant le pont Pasteur quelques ralentissements plus le barrachois, si vous allez vers l'ouest, une entrée est encore relativement dégagée, même au niveau de la ravine des chefs c'est encore assez roulant il y a difficultés pour le passage de l'échangeur nord de Sainte-Suzanne à cette partie, et puis ça joue un peu au yo-yo vers le plateau Caillou, puisque de nouveau, c'est à l'échangeur de de Gailloux pour le euh, les début des zones perturbées, si vous euh, poursuivez votre route en direction de Saint-Paul sous un ciel clair, ici en tout cas, très bonne route Bonne route avec AutoRelais. AutoRelais drive cool Premier. Allô Première, élevé à La Réunion, c'est nourri. Il y a des jeunes qui se font insister parce qu'ils n'ont pas envie de bouger, il faut le dire. j'ai 33 ans, bon je n'ai pas de Si Nos politiques sont encore ancrées au XXe siècle, ils ne sont pas entre au XXIe siècle. Du lundi au vendredi, le débat. Allô Première, Claude Montané, 8h, 9h. Sur Réunion Première. Au cœur de votre émission Allô Première, de ce mercredi de 8h à 9h, la place des féculents et des racines dans l'alimentation du réunionnais. Samedi 18 juin, à Petite-Île, les agrumes font une en musique au pays du terroir. Dès 9h, découvrez les produits de nos agriculteurs et de nos artisans sur un marché haut en couleurs. Profitez du stand tourisme de Destination Sud Réunion et de visites guidées gratuites. Le 18 juin, le plein de vitamines, c'est à Petite-Île. Où ça nous ça va En concert à 20h30. Plus d'infos sur www.sud.reunion.fr. À l'occasion de la fête de la musique, Réunion des musées régionaux vous invite à un rendez-vous exceptionnel gratuit le 21 juin à Stella Matutina. De 18h à 20h, ne manquez pas la conférence concert de l'auteur de référence Jean-Pierre Laselve. Au programme de cette soirée, présentation des premiers instruments, des musiques traditionnelles et intervention musicale avec la participation du groupe Vavang. Les danses longtemps seront à l'honneur. Kadri, Sega, Polka, Vals, N'aura L'Ambiance le 21 juin à Stella Matutina. Plus d'informations sur www.museereunion.re. Réunion des musées régionaux, nos musées méritent qu'on s'y attache. Premier. Et nos journaux aussi, d'ailleurs on les a reçus On parle de la presse écrite avec Cécile Thomas Et on commence avec le quotidien, le théâtre du Grand Marché Sauf sa peau, fin du mélodrame Titre le journal Pour ceux qui ont raté les épisodes précédents Le centre dramatique reste au Grand Marché Et devrait même devenir un centre dramatique national Autre titre, un policier Et sa femme tués chez eux L'attaque revendiquée par l'état islamique BAC 2016, c'est parti pour 11 450 candidats à Saint-Denis, 1200 personnes Défilent contre la loi travail et puis l'Euro 2016 de football France-Albanie, c'est ce soir à 23h On passe la vitesse supérieure Écrit le quotidien La maltraitance sur les personnes âgées en une du journal de Lille Un scandale passé sous silence Écrit le GIR, entre mars et décembre 2015, 390 cas ont été recensés à la réunion Autre titre de policiers assassiné dans les Yvelines, le terroriste voulait faire de l'Euro un cimetière. Loi travail 2000 manifestants dans les rues pour le GIR Et puis le foot, France-Albanie Ce soir, les bleus misent encore sur paillettes. Et puis, oliganisme, 40 russes menacées d'expulsion. Dans la presse nationale, les visages du couple de policiers tués lundi soir dans les Yvelines. Assassinés au nom de Daesh, ils ont été pris pour cible parce qu'ils étaient policiers. Jean-Baptiste Salvin et sa compagne Jessica Schneider ont été tués chez eux dans les Yvelines en présence de leur enfant par un homme se revendiquant de Daesh. Un homme se revendiquant de Daesh. Autre titre, casseur à Paris, la manif sur son passage. Et puis en foot, Face à l'Albanie, les bleus doivent confirmer. Le Figaro a également choisi de mettre en une les visages du couple de policiers tués lundi soir. Leurs photos sur fond noir avec un drapeau français et leur nom. Jean-Baptiste Salvin, commandant de police au commissariat des Mureaux, 42 ans, et Jessica Schneider, secrétaire administrative au commissariat de Mantes-la-Jolie, 36 ans. Victimes de la barbarie islamiste, écrit le Figaro. Les deux policiers ont été assassinés à leur domicile par un fanatique religieux se réclamant de Daesh. Le tueur était un ancien des filières Afghanes condamnés en 2013, ajoute le journal. sidérés les policiers demandent de nouveaux moyens juridiques. Autre titre casseur la manifestation anti-loi travail provoque de violents incidents à Paris. Une grande photo vue du ciel en une journal Le Monde. On peut y voir un rassemblement mémoire des victimes du Pulse à Orlando. L'attentat bouleverse la campagne américaine, écrit Le Monde. Donald Trump et Hillary Clinton s'affrontent sur les solutions contre le terrorisme, lutte contre l'immigration ou contrôle des armes. Autre éclairage du monde homophobie, pourquoi les djihadistes ciblent les gays. Autre titre terrorisme, un couple de policiers assassinés, François Hollande a condamné ce drame abominable et convoqué une réunion de crise hier matin à l'Elysée. Un policier qui dépose une rose le long d'une clôture devant un, papi... un pavillon pardon, en une de libération. À Magnanville, Orlando, terrorisme de proximité, titre libé. Les attaques de dimanche aux États-Unis et de lundi dans les Yvelines sont dans la lignée du djihad local mené en solo que prône l'État islamique. Autre titre, manif en furie contre la loi travail. Euro 2016, le blabla bleu. L'opinion a eu une semaine pour analyser dans tous les sens la performance des bleus avant qu'ils n'affrontent ce soir l'Albanie. Des bleus, justement, une de l'équipe ce matin. Impossible d'y échapper. La tentation des champs titre le quotidien sportif. Le sélectionneur pourrait changer de système de jeu et aligner Kingsley Coman et Anthony Martial ce soir à Marseille. Antoine Griezmann et Paul Pogba débuteraient alors sur Le banc France-Albanie france C'est france donc ce soir à 23h Heure de la réunion avec Certainement Dimitri Fahit, Ah, ah Ben oui, ben voilà, moi t'ai <rire> Merci Cécile Thomas Ben oui, effectivement, Nuspelle va jouer ce soir avec ah, va marquer oui. est encore champion <rire> euh, les, les courses aujourd'hui Alors, euh, voici les pronostics De Pascal Maillot pour la course de cet après-midi Il vous conseille de miser sur le 11 L'As, le 14 Le 2, le 7 Le 5, le 3 et le 13 alors on un petit peu plus doucement parce qu'elle a un un peu vite là hein. le 11, l'As et le 14 ce sont ses favoris le 11, l'As et le 14, la suite de son pronostic le 2 le 7, le 5 le 3, le 13 et en cas de non partant misez sur le 10 voici maintenant les pronostics du fouineur du gire le 4, l'As, le 5 la suite de son pronostic le 7, le 11, le 3, le 2 et le 13, 4, As, 5, 7, 11, 3, 2 et 13. On fera un rappel de ces pronostics à 9h58 ce matin. Et l'arrivée, ce sera juste après 16h dans le 15-18 avec Isabelle et Michael sur la première. Bonjour, Macron. Je veux faire un jeu. Bonjour, Tipoupad Dunso et bienvenue sur Réunion Première. Aujourd'hui, mercredi, jour de sortie, un cinéma. Et on vous invite, quand je dis on, c'est Réunion Première et les salles du réseau Maurice Film, Deux entrées pour aller voir Vicky, une comédie française qui sort aujourd'hui dans les salles du réseau Maurice Film. Donc c'est l'histoire euh, d'une charmante femme à presque 30 ans, Victoire, la petite dernière de la célèbre famille Bonhomme. Eh bien l'éternel enfant sage de la tribu qui décide enfin de s'émanciper en découvrant entre autres sa jolie voix. 02 62 99 2000 pour aller voir ce film donc au multiplex Ciné Cambé à Saint-Paul, Ciné la Case à Saint-Denis ou encore au Plaza à Saint-Louis. À tout de suite. On est où là le travail, Mais oui, mais plus pas de paquet ou tout bas petite question, bah où ça Où trouve l'inspiration Tu là Parce que par rapport à l'hilaque, il liquide. Ah, ben alors L'hilaque glu blanc. qui réveille la Réunion la Imbécile, veux par mois d'ici, j'oublie les galères à l'escule. Grand matin, la fritomé n'a pas Tu as findet. ça. Réunion première. C'est qui le chef là-bas <rire> Le chef aujourd'hui c'est Frédéric. Bonjour. Oui bonjour. Vous allez bien Et là, t'es allé Ouais, finalement les, les, les travail, fin, arrive travail là ou pas Allez, on attend en pour rentrer là. Mais en attente de commencer, écoute un petit peu ouais. radio avant. Bah. T'es attendu Radio Novella, quoi Ah oui, toujours. <rire> bah, il vient Lila, il vient Lila. Novélien, novélienne. Alors mon cher novelien, réunion première et Morifilmi, il enfin, donc deux places pour aller voir cette comédie française qui s'appelle Vicky, ça sort aujourd'hui. Donc Multiplex Ciné combien Saint-Paul, Ciné à la Saint-Denis ou au Plaza, à Saint-Louis. Ok, super. Alors merci, Frédéric, réunion première. merci à vous de fidélité. Une petite mission pour vous ce matin Oui. Alors où peut lancer Radio Novella pour nous Tout de suite Radio Novella pour la nouvelle épisode. Précédemment dans votre radio-novella Mais vote pour le Macro Mais pourquoi vous votez pour les Macro si vous êtes des Les sergents Loulou et Boutin, en compagnie de notre bande de Dalon étaient en route pour la planète Big Menton Un vote crucial allait y avoir lieu Les Bogdaniens, contraints depuis plusieurs milliers d'années à ne manger que des saucisses frites bread chouchou et xarico rouge devront décider par référendum d'un plat auquel ils auront droit une fois par an La population bogdanienne est divisée. D'un côté, les partisans du rougaï Big up De l'autre, il y a un tas de macros. Après une première consultation populaire, par sondage, qui interroge rien que 20 personnes sur 10 000, et que selon la réponse des 20 personnes, il y a c'est l'avis général des 10 000, le clan des boîtes macros serait largement en tête. Ben... C'est alors que le vaisseau qui transporte nos dallons se pose sur le parking de la salle de congrès de Big Menton, où un débat entre les deux parties opposées est sur le point de commencer. Et voilà, les humains, bienvenue sur Big Menton, la planète des Bogdanien. Bon, ben, si elles le loup, allez, fais-le ta nous attendons où dans le vaisseau Tiens, okay, moi, de viens Eh, monsieur le il peut demander à vous une dernière chose Ben quoi tu veux encore Ben en fait là, si moi l'emmène à vous ici, c'est pour demander à vous un petit service. T'es t'en râle les gars d'un train ou non Où las dit nous pas senti l'instant sur une planète, pour nous a va Écoute à moi, Monsieur le Nous l'a besoin de vous pour prendre la parole devant le grand conseil de Big Menton. Té, Bogdanov, qu'elle prend la parole que, tu calcules les gâteaux rasques Attends, m'y explique à vous, Monsieur le en fait là, ici, sur Big Menton. Et ça, il ne veut pas manger de boîtes macro. Mais comme les moins chers que le tarant, nos dirigeants, ils veut faire croire à nous que ça, bon. Vous comprenez Eh bien, bien, chien ou gars, les meilleurs avec boîte macro. Bah oui. oui, ah ben oui, ah oui. Ah bah oui. Ça. Tout à fait, tout à fait, tout à fait, tout à fait. Euh... Ouais d'accord. Eh mais attendez là, je comprends pas un truc là. Si vous préférez les Zaran, et qu'on vous donne la possibilité de voter pour celui que vous préférez. Votez pour euh, les Zaran Mais oui, monsieur le Jumain, mais nos dirigeants, ils manipulationnent à nous Et si vous prenez la parole, dans la salle de congrès, devant tous les conseillers et la population, en donnant à nous la vraie recette du rougail tous les derniers vont comprendre que ça l'est bon. S'il vous plaît, monsieur le Jumain Eh ben, comment bonne extraterrestres t'es nous un donc Que ça le ferait, on Ah, bon Alors, vous êtes d'accord Eh, hey, mais coucou, tu penses qu'on pourrait lui rendre ce service Après tout, il nous a sauvé la vie. Et en plus, il va nous ramener chez nous. Bonjour, Rakoto. Et Mamadou, qu'est-ce Ben, moi, je suis d'accord avec Rakoto. Il faut aider le petit moussier. Il est pas bon, mais il est gentil. Eh, <rire> hey, Kampai, quest Ben, allez, fais ton macro. Ça t'en un bichon. T'es, c'est bien, t'es. Il demande à toi une affaire, Réponds bien, pêche animaux. T'es, ben, si tu veux, allez, donne ton recette fine avec ça. Mais ne vais pas faire gain gars, il s'en Ah, ah, ah. Et, sergent loup je crois que votre collègue essaie de vous dire quelque chose, à moins qu'il n'ait avalé un os de poulet. Ah, ah, ah. C'est quoi? Là? Ah, lui dit que le grand débat s'est commencé. Ah, ah, ah. Et vous êtes sûr qu'il n'a rien avalé? Mais non, comme ces mots, il ne sortent pas. Lui fait ça. Ah, ah d'accord. Eh, en attendant, l'un est passe. Bon, ben, Sergent Loulou, allons, on a essayé. On a essayé, on le tout de suite. Eh, on m'a pas quoi, sont Kutteivät, että... ...aivaisa kutteivät, että... ...painin I'm in trouble. Le phénomène Radio-Novella, Réécoutez ce matin à 10h20 avec Lionel Olivier dans C'est encore mieux en première. Votre trajets en toute confiance, c'est l'heure des inforoutes avec Honda Moto. L'information routière avant le journal et Yves Gruyé, vous êtes au sacré cœur. Et si ça roulait, encore sur le secteur Possession jusqu'au Giratoire Saint-Laurent, du Giratoire Saint-Laurent jusqu'au Giratoire Pillebrequin, c'est un peu ralenti, c'est également le cas si vous, êtes, vous descendez de votre quartier Moulin-Joli en bas de Sainte-Thérèse en prenant de la route de Daudan pour rejoindre le Sacré-Cœur là aussi, euh, donc quelques ralentissements pour atteindre les deux Giratoires, le petit au niveau de la zone industrielle et le grand Giratoire du Sacré-Cœur après par contre ça, ça va un peu mieux pour retrouver celui des danseuses si vous allez vers le port euh, il y a du monde hein, depuis Plateau Caillou et jusqu'ici jusqu'au pont de la rivière des Galets il y a encore une zone un peu chargée en voiture, avant l'échangeur de Cambé, si vous remontez, puis également un petit peu après, avant de poursuivre ce, vers ce pont métallique. Entrée ouest de Saint-Denis, c'est au niveau de l'entrée du tunnel du Cap-Bernard, avec un pont métallique de qui sont encore fluides. Une entrée est encore assez roulante, ça coince surtout à hauteur de l'échangeur du Verger, où il y a des zones parfois à l'arrêt, au niveau de ces bretelles d'insertion qui arrive de Sainte-Marie et du chemin Tabur, donc soyez patients. Euh, donc à ce niveau, euh, sachant que c'était encore assez roulant au niveau de la ravine des chèvres, avec un trafic soutenu et long vers Saint-Denis. Voilà, côté euh, sud, attention, de la pluie Une nouvelle fois, euh, signalée, euh, donc route Nationale 2 sur la partie sud C'est-à-dire à, à l'est de Saint-Pierre Secteur Grand-Bois et en allant vers euh, Saint-Jean Attention, bah, chaussée mouillée Égale chaussée glissante prudence C'était les inforoutes Pour des trajets en toute confiance Avec Onda Moto Effectivement, prudence sur la route ce matin Et merci d'être à l'écoute de Réunion Première Il est précisément 7h Et c'est l'heure du journal de la rédaction de la Première Le journal présenté par Florent Marot. Bonjour Florent. Bonjour Jackie, bonjour à tous. Ça y est, nous y sommes. Le BAC 2016 démarre aujourd'hui à 10h exactement avec l'épreuve de philosophie. 11 450 candidats sont inscrits cette année. Pour eux, dans ce journal, il est encore temps. Quelques conseils d'anciens bacheliers. Des bacheliers qui étaient peut-être hier à la manifestation anti-loi travail. Plus de 2000 personnes ont défilé dans les rues de Saint-Denis. Ils étaient entre 125 000 et 1 300 000 dans l'Hexagone. villes concernés, huit quartiers bientôt rénovés. C'est ce qu'on peut retenir de la signature hier du nouveau programme de renouvellement urbain l'en rue 2 où les travaux sont-ils prévus réponse dans un instant Ils ne seront pas jugés avant trois semaines. Les sept détenus mis en cause dans la bagarre à la prison de Domingo ont obtenu un délai pour préparer leur défense. L'un d'entre eux risque jusqu'à 10 ans de prison. On parlera aussi football avec le deuxième match des Bleus à l'Euro. Ce sera à 23h ce soir face à l'Albanie. Et puis on terminera avec du cinéma. Le sixième festival du film chinois en France, version Réunion, démarre aujourd'hui. 11 films en VO, 5 euros la place. Et ce sera à la fin de cette édition. Réunion première, Marot. Convocation, pièce d'identité, bouteille d'eau, pensez bien à tout emmener. Ce message, il est évidemment pour les 11 450 candidats au baccalauréat 2016. C'est le grand jour, la première épreuve peut-être la plus redoutée. La philo démarre à 10h ce matin. Le bac, un passage obligé avant les études supérieures. Mais qu'en reste-t-il plusieurs années après Delphine Poudroux est justement allée à la rencontre de plusieurs anciens bacheliers. C'était du côté de Saint-Denis. De leur bac, ils n'en ont retenu que du stress, ou presque. Pour Annika, c'était il y a dix ans déjà. C'était stressant. Euh... <rire> J'ai révisé à la dernière minute, comme <rire> à peu près tout le monde. Euh... Mais ça s'est bien passé, finalement. Pour Marilène, c'était en 2001, avec une mention assez bien et un seul mot d'ordre, travailler. En fait, on travaille tout le long de l'année. Et quand on va arriver au bac, on révise une semaine, deux semaines, bien comme il faut. On se met en tête qu'il faut l'avoir et voilà. Christine, elle, a décroché le précieux sésame en 91. En signant aujourd'hui, elle pense qu'il faudrait changer le système et opter pour une évaluation toute l'année et pour cause. Il y a des gens qui travaillent très bien toute l'année et le jour de l'examen, ils paniquent complètement, c'est les plus nuls. Donc c'est pas révélateur en fait euh, de ce qu'ils valent quoi. C'est un peu injuste. C'est très injuste. Mais ce que Jennifer trouve injuste, elle, c'est l'importance qu'on donne à un examen qui n'a plus du tout la même valeur. Maintenant, il faut minimum un bac plus 3 ou bac plus 5 Pour pouvoir travailler, donc euh, voilà. Pour moi, euh, c'est comme si maintenant on a un niveau brevet en fait. Léni, lui, n'est pas de cet avis. faut faut l'avoir, c'est le minimum. Vous étiez dans quelle section J'étais en STL, sciences techniques de laboratoire. Et aujourd'hui, vous faites quoi Je suis technicien de laboratoire. Preuve que le bac reste un passeport essentiel pour la vie professionnelle. Et la philosophie, c'est donc à 10h ce matin. Les résultats, eux, seront communiqués à partir du 5 juillet. Il l'avait dit et répété, les syndicats voulaient un message fort. Paris réussi. Plus de 2000 personnes ont défilé hier dans les rues de Saint-Denis à l'occasion de cette nouvelle journée de mobilisation contre la loi travail. Le cortège est parti du petit marché pour rejoindre la préfecture vers 12h30. Une manifestation dans le calme. Contrairement à l'Hexagone, à Paris, au moins 11 manifestants et une trentaine de policiers ont été blessés. 58 personnes auraient été interpellées. Au total 125 000 personnes selon la police. 1 300 000 selon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 centre-ville qui est concerné, le maire Jean-Paul Virapoulé. Nous allons nous attaquer au centre-ville qui est vieillissant qui est pas très beau, qui est mal foutu et cette ville je la fais pas pour moi, j'ai 72 ans je la fais pour la relève, pour la nouvelle jeunesse et bien je dis aux jeunes dessinez vous-même votre ville faites de Saint-André une ville moderne, branchée connectée où il y a toutes les technologies modernes. Et au mois d'octobre on inaugurera d'ailleurs l'école supérieure du numérique développer Saint-André, ouverte sur le monde, comme la Réunion d'ailleurs, ouverte sur le monde, c'est l'avenir de notre île qui se joue. Demain, pour vous, la ville de Saint-André pourrait ressembler à quoi, justement, après ce projet en rue Je pense que la ville de Saint-André pourrait ressembler à un grand centre d'activité maritime, touristique, numérique et agricole, bien sûr. Jean-Paul Virapoulet, maire de Saint-André au micro-réunion première de Delphine-Poudroux. Les autres quartiers concernés sont le bas de la rue Maréchal-Leclerc, Vauban et le Butor à Saint-Denis, la rive droite de Saint-Benoît, le quartier Arist-Bollon et Sidère-Haute-au-Port, le Gol à Saint-Louis et Bois-d'Olive à Saint-Pierre. Dans le reste de l'actualité, hier c'était la journée mondiale des donneurs de sang et une grosse collecte était organisée au parc des expositions de Saint-Denis. Une manifestation qui a attiré beaucoup de monde, près de 500 personnes se sont déplacées, 373 poches de sang ont été récoltées. Mieux encore, 109 nouveaux donneurs ont rejoint la base de l'EFS. Hervé Renard, directeur de l'établissement Français du Sang, à La Réunion. C'est à la fois une journée pour monter les stocks, c'est une journée pour sensibiliser la population de la Réunion à l'importance du don du sang. Demain après-demain. On continue à refaire les collectes. On a besoin de 120 donneurs de sang par jour à La Réunion. Quel est le bilan de cette journée Elle est exceptionnelle parce que c'est un jour de semaine. On avait un petit peu peur en se disant l'an dernier, le 14 juin, tombait fort heureusement un dimanche. Et donc le dimanche, les familles peuvent se libérer, les gens ne travaillent pas. Donc c'était une journée festive où effectivement, on a eu plus de 500 donneurs présentés. On avait un petit peu peur cette année puisque c'était un mardi, donc un jour de semaine. On est à 434 donneurs présentés. Je pense que qu'on va arriver pratiquement au même chiffre que l'année passée, qui était une année exceptionnelle. Hervé Renard, directeur de l'établissement Français du Sang à la Réunion, interrogé par Joanne Adamadorassi. Réunion première, 7 h 7 minutes. procès reporté pour ceux qui avaient provoqué, Florent, la bagarre à la prison de Domingo. Eh oui, ils étaient sept au total, 7 détenus, mis en cause et présentés hier en comparution immédiate. Ils ont finalement obtenu un délai pour préparer leur défense. Six d'entre eux seront jugés dans trois semaines, le 4 juillet. Le dernier reviendra devant les juges le 16 août. Lui en cours jusqu'à 10 ans de prison pour récidive de violences volontaires sur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 Maître Judicael Mangataï au micro-réunion première d'Olivier de la Chaudy. Une marche est prévue aujourd'hui en hommage au couple de policiers assassinés lundi par un terroriste à Magnonville. Plusieurs fonctionnaires seront présents, des policiers qui sont inquiets aujourd'hui. Ceux d'Outre-mer ne font pas exception. Rudy Damour est secrétaire général de l'association GPX Outre-mer. Et pour lui, la menace terroriste existe également dans les territoires ultramarins. c'est pas forcément que l'hexagone qui est concerné par cette menace terroriste aujourd'hui. Euh, les départements d'outre-mer aussi euh, sont touchés. Il y avait eu une cellule qui a été démantelée euh, à La Réunion et une cellule qui avait été démantelée aux Antilles. Euh, aussi, on nous parle aussi euh, de beaucoup de personnes euh, originaires des départements d'outre-mer qui font partie euh, de, de, cette, de ces cellules terroristes, comme les frères Klein euh, qui ont été exposés euh, à leur situation euh, à Toulouse. Donc on voit que il n'y a, a pas que l'Hexagone qui est touché, les tomes aussi sont concernés. Outre-mer, c'est, on va dire que. Euh, que malgré tout, ce, ce, cette menace terroriste est moins présente, mais elle n'est pas absente. Il ne faut pas oublier les départements d'Outre-mer dans cette lutte contre le terrorisme. Rudy Damour, secrétaire général de l'association GPX Outre-mer, interrogé par David Ponchelet. Emmanuel Valls s'est exprimé hier à ce sujet. Selon le Premier ministre, un cap dans l'horreur a été franchi avec cet assassinat. Dans la zone à Mayotte, plusieurs braquages ont été enregistrés ces derniers jours et justement, des élus maorés ont été reçus hier par la ministre des Outre-mer, Georges Paul Angevin, une rencontre pour trouver des solutions pour établir la sécurité et la paix sociale à Mayotte. Un plan global a déjà été mis en place avec prochainement le renfort de l'effectif de la gendarmerie. En attendant, quelle attitude adopter pour assurer sa sécurité et celle des autres Élément de réponse avec Zouria Hamza. Garder son calme, rester prudent, ne pas prendre de risques inconsidérés pour essayer de retourner la situation à son avantage. Voilà l'essentiel du message. Lorsque l'on se trouve victime de faits de violence ou bien qu'on en est témoin, Philippe Mizignac, commissaire. Quand vous êtes menacé, notamment avec une arme à feu ou même une arme blanche, c'est quand même extrêmement risqué de, de vouloir euh, s'interposer. Le mieux, c'est d'essayer de garder son calme, de remettre euh, éventuellement le butin qui vous est demandé par les auteurs sans résistance. Et dès que possible, faire appel au service de police par le biais du 17 police secours, soit vous-même, soit vous-même si ce pas possible, si vous êtes victime et directement concerné, un témoin, les témoins doivent faire appel à nous. Les recommandations restent les mêmes lors d'une intervention des forces de l'ordre pour libérer une zone attaquée mais une attention particulière est préconisée lorsque l'on est victime ou témoin de faits de violence, c'est d'essayer de retenir et de remarquer tout élément qui pourrait permettre l'identification des auteurs Philippe Misignac. Même des détails les plus infimes qui parfois sont très utiles dans le cadre d'une enquête pour identifier puis interpeller les auteurs de ce type d'infraction tenue vestimentaire, un bijou un tatouage, euh, un trait du visage euh, particulier, enfin, tout, tout ce genre de choses. Faire confiance aux forces de l'ordre et faire appel à eux dès que possible, cela aussi s'avère primordial dans de telles circonstances. Effectivement, euh, il faut euh, combattre ce type de fait que Mayotte ne connaît que, heureusement, rarement, et que nous avons besoin de la population pour euh, y parvenir, par la fourniture de de témoignages et d'appels et la population doit nous faire confiance et participer à sa propre sécurité en faisant appel à nous et en évitant de se faire justice elle-même. Et concernant les braquages, une boulangerie et un gîte ont été visés, un des braqueurs a été interpellé.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 Jérôme Fernandez, ex-capitaine de l'équipe de France de Handball. Il va durer trois semaines. Le sixième festival du film chinois en France, version Réunion, démarre aujourd'hui au programme. 94 séances pour 11 films en VO, tous à 5 euros la place. Plus de 3000 spectateurs sont attendus. Une belle affluence, notamment parce qu'il n'y aura pas que des films d'art et d'essai. Daniel Tiawinkai, président de la Fédération des Associations Chinoises de la Réunion. C'est euh, des films de renommée internationale puisque cette année nous avons en avant-première Tigre et Dragon, hein, donc, euh, que tout le monde connaît. La seule particularité ce sont des films qui ne sont pas encore passés dans la phase de commercialisation internationale et à la rigueur on va dire que nous avons une exclusivité de ces films dans notre réseau euh, cinématographique à l'île de la Réunion. En VO. En version originale, mandarin, effectivement, mais sous-titré en français. Pour euh, tous les réunionnais qui apprennent le chinois, c'est un bon exercice d'écoute et de pratique de la langue, puis euh, y a un, un dessin animé aussi la légende du singe et puis vous avez des films aussi variés on va dire dans les arts martiaux que dans le, les films un peu plus modernes hein. donc il y en a pour tous les goûts et puis bien entendu pour les, les passionnés de cinéma. Daniel Tiawinkai, président de la fédération des associations chinoises de la Réunion, interrogé par Bruce Réjean Et nouveauté cette année, un prix du jury et un prix du public. Les spectateurs pourront voter sur internet. C'est la fin de ce journal. La suite sur Réunion Première avec Jackie. Le journal de 7 h présenté par Florent Marot. L'info revient à 7h30. Effectivement, on va parler sport aujourd'hui. Bienvenue à toutes et à tous, si vous arrivez à l'instant, sur Réunion Première. Bonjour, pour ceux qui arrivent en ce mercredi 15 juin 2016, en fait, les Germaines. On parlera sport après les infos trafic et la météo. Donc, Jérôme Fernandez, ex-capitaine de l'équipe de France de Handball, qui répondra aux questions de Philippe Dornier. Premier Le zoo à la vol, son liberté, la et la parole Il me dit ça qu'on pense Il aime la musique Les gens se rendent compte. C'est aussi pour bande musiciens Raconter une histoire Une musique jeune, comme une nouvelle texture à travailler Culture première Il faut prendre le temps Tous les vendredis, après le journal de 18h Sur Réunion Première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 Réunion des musées régionaux, nos musées méritent qu'on s'y attache. Aujourd'hui, c'est Arthur de Lyon qui n'en revient pas d'avoir des bons appareils qu'un plus offerts. Non, sérieux Un bon appareil qu'un plus offert A <rire> votre tour d'être aussi heureux qu'Arthur. Pendant les jours 100% gagnant PMU du 10 au 19 juin, votre bon appareil qu'un es plus est offert à tous les coups. PMU, vivez vos émotions à 100%. Voir conditions dans les points de vente participants. Jouer comporte des risques. Appelez le 09 74 75 13 13. Appelez non taxi Bon réveil si c'est le cas, il est déjà à 7h15. Tout de suite l'info trafic. Roulez tranquille en suivant l'info route avec AutoRelais. AutoRelais Drive Cool et l'information routière en direct du Grand Pourpier. Yves. Oui, de l'autre côté de Cambé, côté Piton de Faux, le grand pompier, sa balance, euh, qui euh, bientôt se remettra en fonction, euh, le trafic. À peu près correct, d'ailleurs, il y a un peu moins de monde qui dit un quart d'heure pour descendre de sans souci. Euh, malheureusement, les rampes de sans souci, vous savez que vous n'êtes pas prêts de, de les éviter, parce que le chantier du, de la liaison D2D4... Ce fameux ouvrage qui a commencé depuis un bon moment, mais est en arrêt depuis également, là aussi plusieurs mois, de travaux stoppés par les soucis de l'entreprise qui a fourni l'ouvrage, une entreprise italienne. Voilà, et donc là pour le moment le chantier est à l'arrêt. Alors il faut savoir que le chantier qui se déroule en ce moment entre le pont de la rivière des jusqu'à Cambé, faisait partie de cet ensemble. Parce que pour les automobilistes qui rentrent le soir. Donc sur le bonnef le Saint-Paul, le fait d'avoir une bretelle d'accès direct à Cambé pour pouvoir rejoindre cette D2 et ensuite la route de, du Bonnef avec moins de problèmes en passant par l'ouvrage. Euh, malheureusement, c'est euh, en train de se faire. Forcément, le chantier se, se poursuivra. L'ouvrage, il y en aura un. À savoir quand est-ce que ça reprendra. Voilà, le trafic toujours ralenti à hauteur de l'échangeur de Plateau Caillou pour le moment. Euh, si vous descendez euh, jusqu'à Savana puisque c'est un peu plus roulant entre euh, Savana et le pont de la rivière des galées actuellement. Euh, pour la zone ouest à entrée de Saint-Denis, hauteur des potences pour les ralentissements en ce moment, euh, des, des difficultés toujours un petit peu sur la fin du Lancaster juste à partir du Pont Pasteur. Et puis dans l'Est, c'est toujours roulant à partir du Verger quasiment jusqu'au front de mer de Saint-Denis, c'est la bonne nouvelle. Ça ralentit par contre également toujours de la ligne droite de Chassagne jusqu'au niveau du Verger. Donc soyez patient et prudent pour passer ce tronçon. Voilà, donc pour l'essentiel des difficultés, il y en a quand même assez peu ce matin. Bonne route à tous. Bonne route avec Autorelais. Autorelais, Drive Cool. Et attention, hein, des averses peuvent encore se produire ce matin. Dans l'Est, une bonne partie de la matinée sur le Sud Sauvage, à Saint-André, à Sainte-Rose, à Saint-Philippe et parfois jusqu'à Saint-Louis. Euh, ailleurs, quelques passages nuageux sont bien fréquents comme à Saint-Denis. En ce moment, le vent se renforce dans le Nord et prudence si la mer est agitée. Vous écoutez la première, il est 7h17. L'invité de la matinale sur Réunion Première. Philippe Dornier, bonjour. Bonjour Jackie, bonjour à tous. Il a joué avec les barjots, avec les experts. Jérôme Fernandez, ancien capitaine de l'équipe de France de Handball, répond à vos questions ce matin. Jérôme Fernandez, bonjour. Bonjour. Vous passez euh, trois jours à la Réunion pour euh, parler du lien entre euh, sport et performance d'entreprise. On y reviendra, mais d'abord un mot sur euh, l'équipe de France de football. Est-ce que vous la voyez aller loin, à l'euro Bah, Comme beaucoup de Français, oui. Euh, effectivement, je crois qu'ils ont... un euh... Un groupe euh, équilibré avec euh, du talent, euh, des jeunes, euh, certains cadres euh, qui sont là aussi pour amener pour un peu de, de stabilité. Ils ont surtout, je pense, un, un grand sélectionneur qui, euh, depuis euh, deux ans, euh, les a bien fait travailler. Donc euh, je pense très sincèrement qu'ils ont de quoi aller euh, très très loin, mais il y a beaucoup d'équipes qui seront capables aussi d'aller au bout, donc ça va être très compliqué, même si je pense qu'en étant en France, ils ont quand même un certain avantage. Depuis la victoire contre la Roumanie en France, et même au-delà, on ne parle que de Dimitri Payet, il est réunionnais, et ici évidemment, les supporters sont très fiers. Quel rôle il va jouer dans cette équipe Ben, un peu le rôle qu'il a eu euh, sur, sur le premier match, c'est-à-dire euh, un rôle de, de relayeur, de, de passeur décisif et, et de temps en temps quand euh, ils n'arrivent pas à trouver la solution collective, euh, ben, être capable lui tout seul de, de faire la différence comme il a fait à la fin du match euh, sur, sur cette magnifique frappe. Mais je crois qu'il a il a déjà démontré à West Ham cette saison qu'il était capable de faire de, de grandes choses. Il a déjà la dimension d'un patron ouais. ou ça demande confirmation Ben, je pense qu'il peut le devenir euh, au fur et à mesure de cette compétition. Euh, il en a le, le profil, comme, comme d'autres joueurs, comme euh, Pogba, comme Griezmann. Euh, maintenant, c'est un garçon qui euh, est un peu plus âgé, euh, qui a un peu plus euh, travaillé, on va dire, pour arriver à, à ce niveau-là. Et, et je crois qu'aujourd'hui, il est conscient de la chance qu'il a d'être dans ce groupe, de vivre euh, cet euro en France. Et on l'a vu, euh, en termes d'émotion, c'était vraiment très très fort euh, sur ce premier match. Quand Comment il, vous l'avez vécu, marqué, vous C'est larmes de joie Ben, ça fait ça fait chaud au cœur parce que étant athlète moi-même euh, voilà je, je me mets forcément euh, facilement à sa place et il y a eu certains moments dans ma carrière où euh, j'ai pu ressentir ce genre de choses et, et c'est vrai que c'est déjà une, une grande fierté de, de porter le maillot bleu alors si en plus on peut être décisif c'est quand même un, un gros plus. Et le plus dur c'est toujours de, de confirmer, Dimitri Payet a joué ce premier match totalement libéré, la, la pression elle peut lui tomber sur les épaules ce mercredi soir contre l'Albanie Peut-être pas ce mercredi soir, je pense que sur les deux autres matchs de poule, l'équipe de France va continuer à, à progresser, à avancer il y a certains joueurs qui vont je l'espère, rentrer un petit peu mieux dans leur compétition, pour ceux qui l'ont déjà bien fait lors du premier match Je pense qu'ils vont continuer à attirer l'équipe vers le haut. Euh, par contre, euh, c'est sûr qu'à partir des matchs couperés, euh, là la pression va être encore plus euh, encore plus importante parce que ben, en cas de défaite, euh, tout s'arrête et, et c'est là où la déception est, est immense. Le maillot de l'équipe de France de handball, euh, vous l'avez porté à de très nombreuses reprises avec à la clé le, le titre de meilleur buteur de l'histoire des Bleus. 1456 réalisations, presque 20 ans de carrière. Cette aventure, elle est définitivement derrière vous Ben Effectivement, aujourd'hui, elle est derrière moi puisque ben, depuis quelques mois, Euh, le sélectionneur et son staff euh Euh, m'ont fait part de, de leur volonté de, de rajeunir l'effectif et donc d'écarter petit à petit les, les anciens. Euh, ça avait déjà été le cas auparavant, mais ça venait euh, des joueurs, puisque c'était les joueurs qui avaient qui avaient pris la retraite. Euh, pour ma part, c'était pas le cas et j'avais très envie de, de finir l'aventure avec les Bleus à Rio, mais euh, je respecte aussi la, la décision du staff et, et je pense que de toute façon l'équipe sera compétitive pour aller chercher un, un nouveau titre. Mais déçu que Claude honesta ne vous ait pas vous pensiez avoir quelque chose encore à apporter à cette équipe je, je, je suis forcément déçu parce que parce que forcément euh, des jeux olympiques c'est toujours une compétition à part et, et c'est vrai que bah, quelque part moi j'avais un petit peu planifié ma fin de carrière comme ça mais après euh, voilà mes, mes 18 ans d'équipe de france me font relativiser j'ai eu la chance de vivre des choses extraordinaires et, et je crois que de toute façon j'étais conscient qu'un jour ça allait s'arrêter et on n'arrête jamais vraiment quand on veut, c'est Des... toujours le temps qui fait qui fait les choses Des choses extraordinaires avec un palmarès exceptionnel, double champion olympique, triple champion d'Europe, quadruple champion du monde Avec Thierry meilleur le, le gardien de but, vous êtes le joueur tricolore le plus titré, donc neuf médailles d'or en tout C'est facile de tourner la page du terrain et de devenir entraîneur comme vous le souhaitez maintenant En tout cas c'est plus facile que de faire toute autre chose Euh, je pense que si j'ai fait ce choix-là, c'est pour rester euh, dans mon milieu, euh, que je côtoie depuis euh, maintenant plus de, de 30 ans. Euh, j'ai commencé le handball à l'âge de, de 5 ans, donc euh, j'ai grandi dans ce sport, euh, je suis devenu professionnel, euh, j'ai vécu euh, une carrière un petit peu euh, privilégiée, et, et aujourd'hui euh, j'ai pleinement conscience... Euh, De, de tous les acquis que, que j'ai pu emmagasiner pendant toutes ces années en, en club et en sélection. Et, et j'ai envie de transmettre tout ça à, à la jeune génération qui arrive. Et, et au vu de ce qui s'est passé ces derniers mois dans mon club, j'ai l'impression que ça se passe bien et que c'est de bon augure pour pour les saisons à venir. La Réunion a, a fourni quelques champions d'exception. Luders Spencer, Jackson Richardson, Patrick Casal, Daniel Narcisse. Est-ce qu'ils ont eu plus de mérite que les autres Oh, je ne sais pas s'ils ont eu plus de mérite que les autres, je pense que euh, le, le plus gros mérite surtout c'est d'avoir euh, quitté euh, euh, leur terre et d'être allé euh, vraiment euh, très très loin parce que pour moi en l'occurrence euh, c'était facile de partir de, de ma ville natale et, et de rentrer euh, de temps en temps voir ma famille, pour eux c'était euh, plus compliqué donc je crois que c'est ce choix là à mon avis qui a été le plus dur euh, au, au départ, maintenant euh, quand on voit leur, leur carrière euh, ils ont quand même fait le bon choix et et aujourd'hui, ils sont énormément respectés chez eux, sur la rive sur de La Réunion. Alors si vous êtes en ce moment ici à La Réunion, c'est pour partager votre expérience avec des dirigeants d'entreprise. La CGPME une compagnie d'assurance vous ont choisi comme invité d'honneur pour une conférence débat. Quel message vous avez fait passer Bah, Écoutez, tout simplement que le, le sport est un, est un vecteur essentiel aussi dans le milieu de, de l'entreprise. Je crois que si AG2R La Mondiale et la CGPME ont on co-organisait cet événement, c'était aussi pour faire prendre conscience aux, aux entrepreneurs réunionnais qu'il était important pour leurs collaborateurs de faire un peu de prévention au niveau santé en, faisant, en pratiquant le, le sport dans l'entreprise. Et, et je crois que ben, quand on est en forme, on travaille mieux, on est plus productif. Et, et c'est comme ça que ben, les entreprises marchent, marchent le mieux. Vous insistez sur la santé du chef d'entreprise, celle des salariés, elle n'est pas tout aussi importante Bien sûr, bien sûr, mais je crois que c'est un tout. Il faut que, bien sûr, le, le boss ou, ou le, le directeur soit en forme pour bien coacher, pour bien diriger ses employés. Et les employés, pour être productifs et faire tourner la boîte, il faut aussi qu'ils soient en, en forme. Le rythme d'un patron, il est plus intense que celui d'un salarié Il est différent. Je pense que les, les emplois du temps sont, sont complètement différents. C'est vrai que c'est peut-être... Plus compliqué pour un, un directeur de, de trouver un, un moment dans la journée euh, euh, pour pratiquer euh, une activité sportive Mais après, je pense que c'est une question d'organisation aussi. Euh, quand euh, des salariés vont pouvoir le faire peut-être euh, en fin d'après-midi ou en début de soirée quand ils rentrent chez eux, ben, le directeur d'entreprise il pourra plus facilement le faire entre midi et deux euh, euh, s'il n'a pas de, de déjeuner d'affaires ou, ou de, de rendez-vous important. Quoi. Le sport en entreprise, ça peut faciliter les relations salarié patron dans les PME Complètement, parce que je pense que le, le sport a cette qualité-là de, de réunir les gens dans l'effort et de mettre tout le monde sur le, le même pied d'égalité. Donc, Euh, pratiquer une activité sportive euh, avec euh, son patron, euh, ben, ça permet euh, de le voir aussi en euh, bavé euh, en même temps et, et finalement c'est là où on se rend compte que ben, on, on est chacun des, des êtres humains avec euh, nos capacités euh, physiques et, et mentales et que après tout euh, plus le relationnel est, est bon entre les employés et, et leur directeur et, et puis et la boîte est productive. Alors la difficulté c'est souvent de, de trouver du temps pour faire du sport. En tout cas c'est souvent ce qu'on entend. Euh, comment gérer ça dans un emploi du temps? Bah, je pense que le, le, le premier problème, c'est surtout euh, le, le fait de dégager un peu de temps, mais surtout euh, le, le temps qu'on met pour aller euh, euh, sur l'endroit où on va pratiquer le sport. Euh, c'est vrai qu'on le voit beaucoup maintenant euh, dans, les, dans les boîtes à, à l'étranger. Euh, les, les gens pratiquent le sport à l'intérieur même de, de leur entreprise, parce que les entreprises ont fait l'effort d'investir pour que leurs employés soient bien aussi sur leur lieu de travail. En France, c'est pas encore tout à fait le cas et je crois qu'il va falloir y venir parce que si on doit perdre une demi-heure ou une heure de trajet pour aller dans une salle de sport, forcément ça démotive un petit peu et, et on le sait, dans le sport, le plus important c'est la motivation. Et il y a des solutions faciles à mettre en place, des astuces pour que ce soit pas juste une bonne résolution qui ne tienne que quelques jours, quelques semaines Bah, je pense que la, la première des choses, euh, c'est d'installer, euh, on va dire, une, une discipline ou une, or, une organisation autour de, de, de ces moments-là, euh, pour que tout le monde puisse euh, échanger, euh, bien sûr aussi euh, investi investir en termes d'infrastructure, pour que, bah, justement, euh, l'accès à l'activité physique euh, euh, soit la, la, la plus facile possible, et puis euh, et puis voilà, je crois que qu'après... Euh, Euh, le fait euh, de pratiquer ensemble, euh, ça crée un, un relationnel fort. Et finalement, euh, je pense que c'est la meilleure euh, des méthodes pour, euh, pour avoir on va dire, de, de la continuité dans, dans cette organisation-là. Et la forme physique, ça va forcément de pair avec euh, la forme morale, l'un entraîne l'autre, c'est obligé Ah oui, c'est obligé. Euh, je pense que la tête entraîne le corps au départ... Et après, c'est le fait d'être bien dans son corps qui fait que bah, la tête se sent bien et, et que l'employé le, ou le directeur reste productif dans, dans son entreprise. Nous, on le voit dans le sport, on n'est pas forcément productif à la même valeur pendant toute une saison, mais en tout cas on reste sur un état de forme qui nous permet en tout cas d'être assez assez performant. Donc voilà, le, le but il est là, c'est d'avoir une certaine continuité dans l'effort, dans la, dans la production, et on le sait, ben, à certains moments il y en a qui seront peut-être un peu plus productifs parce qu'ils sont un peu plus en forme, et, et d'autres peut-être plus fatigués, et les rôles après s'inversent, et, et finalement c'est... Comme dans un sport-co, c'est un travail d'équipe. Euh, ceux qui sont euh, en forme euh, tirent euh, la boîte vers le haut. Et, et... Et les autres, après, euh, euh, prennent le relais quand euh, bah, ils ont un petit coup de mou. Jérôme Fernandez, merci d'avoir été l'invité de Réunion Première. Bonne journée. Merci beaucoup, merci de m'avoir invité. Jérôme Fernandez, ex-capitaine de l'équipe de France de handball, répondait à Philippe Dornier, entretien enregistré lundi après-midi à Réunion Première. Tout de suite, l'essentiel de l'actualité locale avec Florent Marot, bonjour. Bonjour Jackie, bonjour à tous. Nouvelle journée de mobilisation hier contre la loi travail. Plus de 2000 personnes ont défilé dans les rues de Saint-Denis. Le cortège est parti du petit marché pour rejoindre la préfecture vers 12h30. Huit quartiers bientôt rénovés dans l'île. Plusieurs villes ont en effet signé hier le nouveau programme national de renouvellement urbain. rue 2 dans l'Est. On retrouve les communes de Saint-André et Saint-Benoît, Saint-Denis dans le Nord, Le Fort dans l'Ouest et Saint-Louis et Saint-Pierre dans le Sud. L'idée, c'est d'obtenir des quartiers plus attractifs et mieux intégrés avec de la mixité sociale. C'est le grand jour, Florent, le baccalauréat 2016 démarre aujourd'hui. Et oui, à 10h exactement avec l'épreuve de philosophie. Cette année, 11 450 candidats passent le bac. Un passage obligé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 Écoutez, Réunion première. Dans quelques secondes, le journal de la rédaction de nos confrères de France Info pour l'actualité nationale et internationale sur la première. 7h30, le journal de France Info sur la première. Bon réveil sur France Info, il est 5h30, un nouveau journal avec Jean-Christophe Martin. Bonjour Jean-Christophe. Bonjour Alexis, bonjour à tous. Un document exceptionnel dans un instant. L'ex-petite amie du tueur de Magnanville s'est confiée à France Info. Vous allez l'entendre. Pour elle aussi, rien ne pouvait laisser deviner qu'il allait se transformer en bourreau de Daesh, même ces tout derniers temps. Aujourd'hui, on va se recueillir dans tous les commissariats de France après l'assassinat du couple de policiers lundi soir. Et les syndicats de police ont obtenu gain de cause hier sur leur demande de rester armés, même hors service et même après l'état d'urgence. On va y revenir. Également dans l'actualité, la nouvelle journée anti-loi travail hier et la bataille des chiffres sur le nombre des manifestants plus que jamais le grand écart reportage dans le cortège parisien dans le journal et les bleus à Marseille rendez-vous cette fois avec l'Albanie, ce soir au Vélodrome, pour leur deuxième rendez-vous de l'Euro. On voit ça à Marseille dans quelques minutes. Dans 10 minutes, les prévisions météo de Sébastien Léas, toujours très instable aujourd'hui, avec un risque orageux généralisé. Prévoyez aussi des averses entre les Alpes et la Méditerranée. Les maximales seront en baisse de 15 à 23 degrés seulement. Info. Et d'abord, Jean-Christophe, ce document France Info. Le témoignage de l'ancienne petite amie de Larossi Abala, le tueur de Magnanville. Ils se sont connus dans une cité des Mureaux et se sont fréquentés pendant 5 ans. Après leur rupture, ils étaient restés proches, ils échangeaient beaucoup au téléphone et sur les réseaux sociaux. Cécilia Arbona. Elle travaille comme agent administratif dans une collectivité des Yvelines. C'est une jolie jeune femme, maquillée, apprêtée, les cheveux longs. Elle se présente comme la première et la dernière petite amie d'Abala. « Après moi, dit-elle, il y a eu la religion. »« Il s'est rapproché de Dieu, il a voulu faire ses prières correctement. » Ça m'a pas effrayée, parce qu'il était normal. Il disait juste, euh, j'espère un jour euh, te, tu porteras le voile, j'espère que tu seras comme ça. Mais à aucun moment il m'a jugé. à aucun moment il a arrêté de parler avec moi parce que je pas voilée ou parce que j'avais un jean euh, troué ou un cuir, à aucun moment. Est-ce que vous pensez qu'en prison, on a pu, euh, comme on vous dites dans la cité, lui retourner le cerveau Ah ouais, quand il est sorti de prison, il, il s'était beaucoup isolé. Il préférait prendre ses distances. C'est vrai qu'on sortant de prison, c'était plus les mêmes amis qu'avant. Ensemble, ils avaient parlé des attentats du 13 novembre. Après, il me dit ouais, euh, t'as vu comment en gros les médias ils parlent de la religion, ils remixent nos religions. C'est pas des vrais musulmans qui ont fait ça, c'est du n'importe quoi. Leur dernier contact, c'était il y a trois jours. Il M'a dit ouais, j'ai besoin de te voir dix minutes, faut qu'on se parle et tout. Euh, bah je pouvais pas. Après j'ai plus de nouvelles. Euh, Avant-hier, c'est moi qui lui ai envoyé un message, il m'a pas répondu. J'ai essayé de l'appeler, c'est Il marchait plus. C'était comme si on avait coupé la ligne ou résilié la ligne, un truc comme ça. C'est en écoutant la radio hier matin que la jeune fille a appris que son ancien petit copain était l'assassin d'un couple de policiers. Cécilia Arbona pour ce document France Info. Et c'est aujourd'hui le temps du recueillement au surlendemain de l'assassinat de ce couple de policiers à Magnanville. François Hollande assiste à midi à une minute de silence au ministère de l'Intérieur à la mémoire des deux victimes tuées lundi soir à leur domicile de Magnanville dans les Yvelines par Larossi Abala, ce jeune homme de 25 ans qui avait prêté allégeance au groupe État islamique. Une minute de silence qui sera observée dans tous les services du ministère, dans tous les commissariats du pays et à Magnanville. Jean-Baptiste Salvin avait 42 ans, sa compagne Jessica Schneider 36 ans. Leur petit garçon de 3 ans qui était présent au moment du drame a été hospitalisé à Paris. Il sera reconnu pupille de la nation tout comme un autre enfant euh, du policier. Hier après-midi, les syndicats de police ont été reçus au ministère de l'Intérieur. Toute une profession traumatisée, des policiers qui ont obtenu satisfaction sur l'une de leurs anciennes revendications, la prolongation de l'autorisation du port d'armes y compris hors service et au-delà de la période d'état d'urgence qui se termine en principe fin juillet, Yves Lefebvre est secrétaire général du syndicat SGP-FO et pour lui, ce n'est qu'une première étape. Le ministre accepte le port de l'arme au-delà de l'état d'urgence, donc c'est une première mesure de protection dont on se félicite. La deuxième mesure qui nous est une mesure phare, on a demandé l'anonymisation de la procédure, c'est-à-dire que le, le, le nom du fonctionnaire de police rédigeant un procès verbal, dans le cadre d'une procédure pénale ou autre, hein, puisse disparaître. Il y aurait matière à moins, passez-moi l'expression, mais peut-être à moins repérer le policier en dehors de, son, de sa vie professionnelle. Le débat a été constructif. Nous avons senti un ministre particulièrement à l'écoute et particulièrement volontaire pour que nous puissions avoir meilleure protection et une meilleure reconnaissance pour tous les policiers, quel que soit leur corps, quel que soit leur grade et quel que soit leur service. Yves Lefebvre, secrétaire général du syndicat de police SGPFO. France Info. 5h35 sur France Info, l'heure des comptes ce matin après les nouvelles manifestations anti-loi travail hier. Et comme toujours, mais encore plus caricaturale la bataille de chiffres côté police, on a compté 125 000 manifestants dans toute la France pour la CGT, plus de 10 fois plus, 1 million, 3. un seul point d'accord à Paris, c'était la plus forte mobilisation depuis trois mois, 80 000 personnes côté préfecture et plus de 10 fois plus pour les syndicats dans le cortège parisien pour France Info, le reportage de Raphaël Ebenstein. Ils étaient venus en car, en train, du Havre, de Grenoble, de Valenciennes, pour l'essentiel acheminé par la CGTFO. Des participants à la grande manifestation parisienne apparus toujours très déterminé à obtenir le retrait du projet de loi malgré la succession des journées d'action depuis le mois de mars, malgré l'essoufflement des divers mouvements de grève dans le secteur pétrolier ou à la SNCF, et malgré le rendez-vous très médiatisé prévu vendredi entre Philippe Martinez, le secrétaire général de la CGT, et la ministre du Travail. Charlotte avait fait hier le déplacement de Bourg-en-Bresse, et elle est déjà prête à manifester de nouveau. C'est pas parce que Madame Elle Khomri reçoit Philippe Martinez vendredi qu'on va s'arrêter de se mobiliser. Il y a encore d'autres mobilisations qui sont prévues sur le mois de juin. Et jusqu'à ce que le projet soit retiré, il y aura des manifestations et des mobilisations, c'est évident. Et même si les estimations fournies par les syndicats semblent largement exagérées, comme si elles avaient été établies par avance hein, dans le but de pouvoir afficher une mobilisation supérieure à celle du 31 mars, la mobilisation justement a clairement connu un rebond, ce qui permettra à Philippe Martinez de ne pas apparaître en position de faiblesse au moment de sa rencontre avec Myriam El Khomri. Paris où la journée a aussi été marquée par de nouvelles violences en marge de la manifestation, des affrontements parfois très violents avec les forces de l'ordre et notamment des accès à l'hôpital Necker enfants malades qui ont été vandalisés. Hier soir, un véhicule de la RATP et deux autolibs de la mairie ont aussi été incendiés. Et après l'attentat de lundi soir et les manifestations d'hier, le gouvernement appelle tout le monde au sang-froid. L'opposition réclamait à nouveau hier le renforcement de l'arsenal antiterroriste. Attention aux amalgames, répondait Manuel. Manuel Valls, notamment avec une mise en garde contre les aventures extrajudiciaires. Il visait la proposition de créer des Guantanamo à la française. Le gouvernement décidément cerné par les désordres en tout genre, mais qui appelle à ne pas tout mélanger. Louise Baudet. La situation est explosive, on est sur du cristal. Les amis du président ne cachent pas leur inquiétude. Il faut gérer les problèmes les uns après les autres, conseille l'un d'eux. Ne pas tomber dans l'impressionnisme, ni dans la panique. Les attaques terroristes, les autonomes en tête de cortège, les hooligans, on peut faire une tambouille de tout ça, explique ce proche. Mais ça ne résout rien, sauf à dire qu'il faut une bonne dictature. La droite qui ouvre la boîte à idées contre le terrorisme, ils ont la bave aux lèvres et se jettent sur tout, porte un poids lourd de la majorité, la faute à leur primaire qui provoque une fuite en avant, rajoute un autre soutien du Président. Dans cette course à l'échalote, celui qui se montre raisonnable a perdu d'avance. Alors face à cela, il faut tenir, être ferme, sans céder à la surenchère. Sans froid et sérénité, mots répétés comme un mantra dans l'entourage présidentiel, où l'on pense aussi à l'avenir. Les gens se diront, ils ont tenu, c'est dans les tempêtes qu'on voit les bons capitaines. Louise Baudet du service politique de France Info. C'est la tradition, un rituel, la philosophie qui marque le début des épreuves du bac 2016. Les matin. candidats des bacs généraux et technologiques planchent dès 8h. Ce sera 9h30 pour le bac pro avec l'épreuve de français. Comme l'an dernier, les lycéens vont enchaîner 6 jours d'écrits avec un week-end de pause. Au total, près de 676 000 candidats âgés cette année de 14 à 82 ans. Tous convoqués ce matin avec un quart d'heure à une demi-heure d'avance. Deuxième rendez-vous ce soir pour les Bleus dans l'Euro de foot Après la victoire dans le match d'ouverture 2-1 face à la Roumanie vendredi au Stade de France, les Bleus jouent ce soir au Stade Vélodrome à Marseille, face aux Albanais. Des Albanais que les Bleus ne vont pas sous-estimer. Ils avaient battu la France en juin dernier en match amical. Les Bleus qui pourront en tout cas compter sur le soutien d'un public qui les connaît bien et qui attend aussi ces Bleus à Marseille. Pour France Info, Xavier Montferrand. Dès leur arrivée à l'hôtel hier, près des plages du Prado, le gardien marseillais Steve Mananda et les anciens de l'OM ont recueilli le plus de suffrages. Forcément, Didier Deschamps, le sélectionneur tricolore et ancien entraîneur de Marseille, lui aussi s'attend à vivre un retour chaleureux. C'est un public de l'équipe de France. Après même, il y aura des supporters de l'OM avant tout. Mais il y a toujours eu un bon accueil pour l'équipe de France à Marseille. Avec Une lueur d'ambiance et on aura besoin de nos supporters demain, bien évidemment. Il n'empêche, la dernière fois que les Bleus sont venus au Vélodrome, la rivalité au MPG s'était faite entendre. C'était il y a un an et demi contre la Suède. Le public avait pris en grippe les Parisiens. Cette fois, le contexte est différent pour le milieu de terrain du PSG. Blaise Matuidi. Je joue pour le, le maillot bleu et je représente l'équipe de France et je suis content de jouer dans ce stade-là parce que je connais l'engouement qu'a ce public. Pour moi, c'est une très bonne chose. Donc, je donnerai tout pour l'équipe de France et je pense que le public. Donc voilà, supporte l'équipe de France avant tout et non, je ne me fais pas de soucis avec ça. J'espère que le public sera derrière toute son équipe. Et les Bleus disputeront ce soir le 14e match de leur histoire dans la cité phocéenne, dans un stade qui leur réussit plutôt bien, surtout en compétition. Marseille, Xavier Monferrand, France Info. Et au programme aujourd'hui, donc, ce France-Albanie à 21h, euh, Russie-Slovaquie à 15h, avec des inquiétudes encore du côté des supporters russes aujourd'hui dans le nord, et dans le groupe de la France, Roumanie-Suisse à 18h. Tous ces matchs à vivre en direct sur France Info, la radio officielle de l'Euro 2016. Hier soir, l'Islande, pour sa toute première participation à 1 euro, a bousculé le Portugal de Cristiano Ronaldo. C'était une surprise, le Portugal tenu en échec un partout. C'était le journal de Jean-Christophe Martin. L'info est... revient à 8h. Et nous parlerons de l'euro dans 5 minutes sur Réunion Première avec le journal de l'euro, quelques analyses, les résultats ou encore le programme. Avant de rejoindre Yves Gruyé pour le trafic, eh bien coup d'œil sur la météo avec un ciel bien couvert sur Saint-Denis et en regardant plus à l'ouest, eh bien on peut voir, eh bien on dirait la pluie tombe imprudence à Saint-André donc ce matin en la La carte de Météo France, donc sur le littoral de l'Est également, des averses qui sont prévues avec un vent qui a tendance à se renforcer avec une mer agitée également, donc prudence en bord de mer. Donc une partie de la matinée dans les hauteurs également, hein, quelques nuages. Donc sachez que suite à un mouvement de grève, ce bulletin pourrait ne pas être actualisé régulièrement par les services de Météo France. Par contre, la production des bulletins de sécurité continue d'être assurée. Votre ag en toute confiance, c'est l'heure des inforoutes avec Honda Moto. Sur la route de Mafat, ivruyé Oui, on va commencer par deux accidents malheureusement et ça se passe dans l'Est avec euh, une carte de contrôle. Alors euh, c'est sur la route des plaines pour les deux accidents. Il y en a un avec une collision entre deux voitures au niveau euh, de bras décalumés. La circulation se fait canal terlingue avec deux blessés euh, sans trop de gravité, semble-t-il, mais donc attention, si vous descendez euh, du col de Bellevue, on pourra aller rejoindre la plaine des palmistes ou dans l'autre source. De toute façon, euh, vous êtes obligé de patienter euh, pour passer la zone de l'accident. Et puis il y a un autre accident plus bas, cette fois-ci au niveau du pompaillette, là, le partie hors chaussée, donc il ne gêne plus mais il y a des débris sur la, sur la route attention, prudence alors je n'ai pas l'information de zone de pluie, mais c'est possible hein, parce qu'il y avait quand même des nuages là-bas c'est qu'il pleuvait sur la partie sud de, de l'île Encore ce matin, euh, mais attention, donc avec ces deux contraintes qui sont euh, d'actualité, c'est tout frais, donc attention, prudence, euh, route nationale 3, alors, en ce qui concerne le trafic, euh, toujours des ralentissements essentiellement euh, après la ravine des Chèvres et euh, jusqu'à euh, le plateau de la mare, donc la descente du parc, il y a encore des zones roulantes pour arriver jusqu'au front de mer, mais ça s'est densifié, donc après euh, la, le virage de la Jamaïque pour entrer sur le front de mer de Saint-Denis, euh, les ralentissements donc, sortis de virage du gouffre pour revenir sur le chef lieu actuellement, ça se passe pas trop mal sur la qui du boulevard Sud et toujours à hauteur de Plateau Caillou ici route de Mafate euh, pas mal de monde notamment descendant du bois de Neuf par la route de Sans Souci avant de retrouver l'échangeur de combe soyez patients. on parlerai tout à l'heure des travaux euh, de Saint-Gilles qui sont actualités en ce moment puisque la route est fermée de nuit on en parle tout à l'heure Yves Gruyé ses réunions premières pour l'inforoute c'était les inforoutes pour des trajets en toute confiance avec Honda Moto et prudence, donc Yves Brouille qui nous signale ces deux accidents accidents dans l'Est Au niveau du bras des calumés donc deux blessés légers en direction de la plaine des Palmistes. Soyez prudents ce matin, encore des débris au niveau de, de Pompayette suite à un accident également. Et merci de faire la route avec Réunion Première. Réunion première. Bonjour aux autres tous. Bonjour cousin. Mais là ce matin, t'es dur pour lever. Euh... Ah, trop frais, On a une chanson euh, David de Saman. Il dit une choubecca. T'as des roues comme ça. Du ah. soleil, collé dans le fond. Ça, à moi mais collé dans le lit le matin. Là, il me faut lever pour les travaux. Oh dans le moins les collègues, t'as qui bon on va au moi aussi du côté de la dans le sud, donc bonjour à cette dame, à petit bonjour à tous les boutiers qui écoutent à nous le matin, qui foutent réunion premier le matin Il faut donner un poualer, pas là pour causer, il faut donner un Il faut pas là Et nous becquons ensemble sur Réunion Première, tous les jours à 5h, 8h dans la matinale. Et nous parle aussi des, des quartiers de, de notre île. Alors je rappelle juste cette information routière. Accident dans l'Est au niveau du bras des Calumet. Il y a deux blessés légers donc, euh, qui sont repartis. Euh, L'accident s'est passé en direction de la plaine des Palmistes. Soyez prudents, on a quelques débris également au niveau de Pompayette, nous disait Yves Gruyé. Là on vous emmène dans le sud. Côté de la mer, hein, par là-bas, Piafond. Vous connaissez Piafond Pourquoi Pierre fond Est-ce qu'il y aurait un rapport avec des pierres et un fond, qui sait Alors c'est un nom qui nous interpelle et encore plus nos auditeurs qui a rencontré Claude Montané. Écoutez, Pierre fond Moi, pour moi, je verrais plutôt profondeur. Le profondeur, pourquoi dans, la, dans le coin de Saint-Pierre, je sais pas. Pierre fond ça, ça doit pas venir de la pierre qui fond, puisque c'est au pluriel qui sur un seul mot, ils font avec un aise. Ça doit être le beau-jour, plutôt le fond euh, loin, lointain, le lointain de Saint-Pierre. Parce que c'est dans le coin de Saint-Pierre et que c'est un coin retiré de Saint-Pierre, tout au bord de la mer. Ça se retrouve pas au niveau de la plage et tout ça. C'est À l'époque, peut-être, c'était un coin retiré de Saint-Pierre. Pour moi, Pierre Fond, synonyme de, des militaires. Mais <rire> je sais pas du tout. C'est malheureux quand même d'être originaire de Saint-Pierre, pas savoir. Pierre Fond, je sais euh, il me semble que c'est près de Saint-Pierre. À la pierre qui fond, oui, par le volcan. Les laves de volcan, mais autrement toute seule, non. Un fond de pierre, peut-être parce que bon, c'est vrai, bon, c'est pas de la pierre, la Réunion, c'est de la lave. <rire> les Gaillards, t'en à ça de causer tous les matins comme ça, parce qu'ils ont tirade, ils ont Ben bien, même Madame, eh, Madame l'a dit comme ça là, ben elle est dommage dommages ne habitent pas et ne connaît pas. Ah ben écoute, moi on ne veut pas, oh, madame, parce qu'il me peut dire ok le nom, les histoires, les vraiment sérieux. Alors le nom remontrait depuis 1860 lorsqu'un certain Théodore de Saï rachète la première usine sucrière du Sud à un certain Monsieur Le Bidan, Et pour lui, ensuite, donner le nom de Pierrefond, alors certainement à cause des pierres, des galets qui se trouvaient à proximité. L'endroit est aujourd'hui très connu, Pierrefond, pour... Euh pour euh, sa caserne militaire. Et puis on va saluer hein, tous les, toutes les personnes qui nous écoutent à, à Pierrefond ce matin, à Saint-Pierre également. Petit clin d'œil pour vous. Aujourd'hui, c'est Arthur de Lyon qui n'en revient pas d'avoir des bons appareils parier quinté plus offert. Non, sérieux Un bon à parier quinté plus offert A <rire> votre tour d'être aussi heureux qu'Arthur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 Et nous avons bien évidemment une pensée pour notre Dimitri Payet en espérant qu'il sera titulaire pour ce match et qu'il nous fera encore rêver et qu'il nous fera encore plaisir comme face à la Roumanie ce soir. L'Euro, on en parle sur Réunion Première. Résultat, analyse, le programme. Voici le journal de l'Euro sur la Première. Ils devront se et nous rassurer. Les Bleus affrontent l'Albanie ce soir pour leur deuxième match de l'Euro. Ça se passe à Marseille. Un peu plus tôt, Russie-Slovaquie programmée à Lille. Après-midi, à Oris. on craint de nouveaux affrontements entre Russes et Anglais. Et puis on reviendra sur les deux rencontres d'hier. Deux surprises des favoris qui tombent de haut. Il va falloir faire mieux, beaucoup mieux que vendredi dernier face à la Roumanie. Les Bleus en sont conscients avant d'affronter l'Albanie ce soir à Marseille. Deuxième match de l'équipe de France dans 7 Euro avec un objectif, bien sûr, terminé en tête du groupe A. Attention à ne pas sous-estimer cet adversaire albanais Qui a battu la France l'année dernière 1-0 à domicile Mais pour le sélectionneur Didier Deschamps Le climat sera un peu plus serein ce soir que vendredi Évidemment le contexte n'est pas le même Cette victoire contre la Roumanie Malgré les difficultés de l'avoir arrachée euh, mené forcément de la confiance et, et un peu plus de sérénité euh, Je suis convaincu que le contexte du match d'ouverture Avec tout ce que ça représente A pesé, qu'on n'a pas eu euh, le jus nécessaire pour faire le match qu'on avait prévu parce que les gens répondaient euh moins bien, même si on s'est arraché jusqu'au bout pour aller obtenir cette victoire. Didier Deschamps avance France-Albanie, coup d'envoi 21h au stade Vélodrome de Marseille. Ce sera bien sûr à vivre en intégralité sur France Info. Avant d'entrer sur la pelouse, les Bleus connaîtront le résultat de Roumanie-Suisse, qui se jouera à partir de 18h au Parc des Princes à Paris. Mais le match à haut risque aujourd'hui. Il est programmé cet après-midi dans le groupe B, Russie-Slovaquie à 15h au stade Pierre-Mauroy de Lille. Les hooligans russes sont sous haute surveillance après les violences du week-end dernier à Marseille contre les Anglais. D'ailleurs, des heures ont déjà éclaté hier soir dans le centre de l'île sans faire de blessés. Pour autant, par ailleurs, 43 supporters russes ont été placés en garde à vue dans les Alpes-Maritimes. L'UEFA menace la Russie de disqualification en cas de nouvelles violences. C'est inenvisageable pour l'attaquant russe Artem Dziouba qui prend même la défense de ses supporters ce serait vraiment bête d'être disqualifié j'ai un peu l'impression que dans la presse britannique les fans anglais sont considérés comme des anges mais il faut être objectif à Marseille les torts étaient partagés j'ai vu des vidéos de ce qui s'est passé là-bas j'ai vu des agressions mais je pense que nous n'avons pas tout vu pas toutes les scènes en tout cas les autorités françaises ont mis nos supporters en cause moi j'ai d'autres informations il y a un front politique derrière tout cela et je vois que la presse anglaise commence à remettre en cause l'organisation du mondial 2018 en Russie moi je ne veux pas voire de politique dans le football. Je voudrais que nos fans se concentrent sur le football. C'est un tournoi de football, pas de bagarre de rue. Alors s'il vous plaît, concentrons-nous sur le football. Et bien, on va essayer de se concentrer sur le football Russie-Slovaquie programmée à 15h cet après-midi à Lille. Il n'y avait pas de grosses affiches hier soir, mais les deux matchs programmés dans le groupe F ont tous les deux réservé des surprises. Le Portugal de Ronaldo tenu en échec un partout par l'Islande à saint étienne Un peu plus tôt, les Hongrois ont surpris leurs voisins autrichiens avec une victoire 2 à 0. L'Autriche était pourtant largement favorite, d'où le bonheur de l'entraîneur allemand de l'équipe hongroise Bernstorch. Gagner ce match après 44 ans d'absence à l'Euro, c'est fantastique Il n'y a qu'à voir la joie des supporters dans les tribunes Pour se rendre compte de cette performance On n'était pas les favoris, les joueurs autrichiens euh, évoluent dans les plus grands championnats Mais on a su faire front et on a su les empêcher de jouer J'espère qu'on gagnera encore le prochain match face à l'Islande Pour décrocher la qualification, tout est possible L'entraîneur des Hongrois, Bern Stork Réunion première. première Allez les bleus, allez les bleus, l'Euro de football 2016 avec Réunion Première. On s'intéresse maintenant à Microsoft. Microsoft qui présente ses nouveautés, dont un réseau social. Alors pour un coup, écoutez bien, de plus de 23 milliards d'euros. Rien que ça, un réseau social haut de gamme selon Pascal Rizzo. Connect Première Bonjour, comme tout géant du secteur technologique, Microsoft se doit de rester dans la course pour pouvoir rivaliser avec ses concurrents directs. L'entreprise doit donc avoir son originalité, mais aussi pouvoir offrir la même chose que les autres. Et jusqu'à présent, Microsoft n'avait pas son réseau social. Voilà qui est fait avec le rachat de LinkedIn ou LinkedIn à la française, racheté pour 26,2 milliards de dollars, ça fait 23,3 milliards d'euros, ou 2,7 trilliards de francs CFP. Belle opération pour Microsoft, en tout cas qui s'offre ce qui représente le haut de gamme du réseau social. LinkedIn, c'est le réseau des professionnels de par le monde. Microsoft n'en est pas à son premier achat. Il y a déjà eu Skype, ou la branche téléphonie de Nokia, mais LinkedIn est le plus onéreux. Facebook s'en était tiré en rachetant WhatsApp pour 19 milliards de dollars. Le site Numéramas s'est amusé à calculer le prix de vente par rapport au nombre de comptes LinkedIn existants et on a conclu que chaque compte, donc le vôtre si vous êtes inscrit, a coûté 53 dollars à Microsoft, 47 euros ou 5600 francs CFP. Bien sûr, il est trop tôt pour savoir ce que Microsoft fera de LinkedIn et si l'utilisateur en bénéficiera vraiment et comment. Mais en se positionnant sur un secteur pro, avec un réseau social bénéficiant d'une excellente image, Microsoft a de quoi avoir le sourire. Cette opération confirme en tout cas la tendance. Les gros du secteur deviennent de plus en plus gros par ce type d'acquisition. Autre illustration de cette tendance à grossir sans cesse et à copier ce que font les autres, Amazon. Amazon qui fait partie du club des quatre grands, le fameux GAFA, Google, Apple, Facebook et donc Amazon. L'entreprise devrait se lancer dans le streaming musical, j'ai bien dit streaming. En ligne de mire, ses concurrents sont Spotify mais aussi Google Music et Apple Music. Pour 9,99$ par mois, il sera possible d'écouter l'ensemble du catalogue composé de plusieurs centaines de milliers de titres. Le tout, le cas échéant, pilotable à la voix par l'assistant vocal d'Amazon Echo, une enceinte connectée intelligente prévoir 99 ou 199 euros de plus et à laquelle on s'adresse comme à une secrétaire pour tout un tas de choses sur le même principe que Siri chez Apple ou Cortana chez Microsoft. Moi ouais, je vous l'ai dit, hein, dans le secteur ils cherchent tous à faire la même chose et à grossir de la même manière. Belle journée oh yeah jacques réveille la réunion Jackie réveille la réunion avec Yves Gruyé qui nous a signalé cet accident dans l'Est au niveau de Bras des Calumets. Deux blessés légers qui ont été évacués. Donc l'accident s'est passé en direction de la plaine des Palmistes. Soyez prudents dans ce secteur. Soyez prudents également au niveau du pont Payette. Il y a des débris sur la route. Donc suite à un accident, Yves Gruyé sera à nouveau avec nous donc pour un nouveau point sur le trafic routier juste avant le journal de 8h qui arrive dans 5 minutes sur la première. Nous réveille la réunion tous les matins également avec Priska qui se trouve aujourd'hui au marché forain de Saint-Gilles les bains alors le mot de passe pour aujourd'hui c'est Caloupilé avec réunion première voilà si vous allez rejoindre Prisca ce matin et eh bien au marché forain de Saint-Gilles les Bains, Ça te donne le mot de passe, en tout cas la première personne entre 10h et 10h30 et vous repartez avec un panier garni offert et eh bien par les forains de Saint-Gilles-les-Bains. On va saluer également tous les forains qui se trouvent au Chaudron ce matin. Alors en ce mercredi 15 juin on va souhaiter un joyeux anniversaire à Chérine de Saint-Denis, fidèle auditrice de la première. Chérine, nous conduisent qu'à 3 et nous mettent dans la joie. N, 2, 3. Nah, nah, nah, make like this no tomorrow we can. Next level. Just like the spaceship up and. Thinking bout what you got, everything's ours, wanna dip, get a new spot, yeah, yeah. Don't worry, don't worry, night never ends, no heavy, no hurry. Shorten up thick so the lines get blurry, and the night. in your palms oh, we might get dirty. DJ, let the beat play, make a heat wave when you replay this. Tonight we gon' party like a on young and free, saying it's the one on my CK ship. The moon is the light, the sky is the ceiling, glow is the pace and the high is the feeling. The world is the club, all in, cause we can. This one for the books, don't worry about it, dang. Ah, le dérangement comment les danser. Sur Réunion première, c'était Madcon. Il vous accompagne pendant les deux prochaines heures. Bonjour Claude, Jackie. Bonjour, bonjour à tous. Claude Montané, on s'intéresse aujourd'hui à notre alimentation et aux racines dans la cuisine réunionnaise. et oui, et l'un de, de nos invités de ce matin donc a répertorié dans un livre quelques féculents de la Réunion qui sont très très bons pour la santé. Jackie et nous verrons aussi pourquoi le réunionnais a quelque peu délaissé les racines comme vous disiez tout à l'heure le gambard, le conflore le songe pâté. Et puis a pas cause manioc avec un marmet, ça le fait pas. <rire> C'est clair. Ça tu veux quoi ça Appelle à nous. 02 62 99 2000, juste après le journal de 8h, qui sera présenté par Cécile Thomas. Roulez tranquille en suivant l'inforoute avec Autorelais. Autorelais à cool Et nous sommes à Grandfonds, Yves Grouillet. Grandfont boucan c'est à peu près roulant vers le cap là où c'est. Il y a un peu de monde et puis ici, à euh, cette heure-ci, c'est le passage du collège des aigrettes, dans les deux sens, bon, euh, sur cette route du théâtre, sur la partie basse, euh, donc ralentissement ralentissements en montant, ralentissement également en descendant entre fonds et le rond-point, surtout des aigrettes, là où il y a la petite station et euh, si vous arrivez du chemin sommer, là il y a un peu de ralentissement en avant ce rond-point également. Euh, sur euh, la route des Tamarins, c'est toujours, toujours du plateau caillou avec euh, une zone super perturbée essentiellement jusqu'à l'échangeur de Bellmen, après il y a des zones roulantes et ça recoince un petit peu pour le moment sur Savannah toujours au niveau des potences pour l'entrée ouest qu'un pont pont ça me dégager l'entrée est veut peu plus chargée, alors après en fait, le verger, on pourrait aller jusqu'à Saint-Denis, la partie avant se fait un peu avec un peu plus de facilité mais attention, route mouillée, il pleut là sur Saint-Denis sur l'est de Saint-Denis, a plus sur Saint-Benoît et voilà pourquoi donc il y avait ces deux accidents toujours en cours, bras décalumé, une collision entre deux voitures avec deux blessés sans gravité, une perte de contrôle ensuite au niveau du pont Payet, il faudra enlever le véhicule de la chaussée et euh, enfin, de la, de, de, de pas côté, pour leur met sur un camion de remorquage donc attention, il y aura sans doute de la contrainte également tout à l'heure, la prochaine demi-heure. Très bonne route restez prudent. Bonne route avec AutoRelais. AutoRelais drive cool France-Albanie, c'est ce soir et en direct sur Réunion Première Radio Dimitri Payet sera-t-il dans le 11 de départ, nous l'espérons de tout cœur. belle journée à l'écoute de la première il est 8 une. Le journal Cécile Thomas, bonjour. Bonjour Claude, bonjour à tous. La terre va s'arrêter de tourner une deuxième fois ce soir avec le match des Bleus face à l'Albanie. Suite de l'Euro de football, un rendez-vous à ne pas rater pour l'équipe de France. Les supporters comptent sur Dimitri Payet, qu'il soit aussi brillant que face à la Roumanie, nous l'entendrons. Des villes plus agréables à vivre grâce à des quartiers rénovés, repensés, pour plus de mixité sociale et plus de confort dans les logements. C'est l'ambition des programmes de renouvellement urbain. Une nouvelle tranche de travaux a été signée hier pour huit quartier à La Réunion. Belle mobilisation hier des donneurs de sang et de nouveaux donneurs qui sautent le pas. Les besoins sont assurés pour l'établissement français du sang. Une bonne chose avant une période de disette, les vacances arrivent. Puis nous irons à Mayotte goûter le Oubou, un bouillon très apprécié en cette période de Ramadan. Quelques secrets de recettes dans ce journal. Réunion première, Cécile Thomas. Les Anglais de West Ham aiment chanter « We've got paillettes », mais pour l'euro, ce sont les supporters de l'équipe de France qui scandent le nom de Dimitri. Ce soir, deuxième match des Bleus face à l'Albanie, coup d'envoi prévu à 23h au stade Vélodrome à Marseille. Une chose est sûre, on peut compter sur les réunionnais pour encourager l'enfant du pays. Sauvera-t-il l'équipe de France comme vendredi dernier face à la Roumanie Écoutez l'avis de quelques passionnés. C'est sûr que maintenant on voit que son coup de pied est super, et donc ben tout, ils vont être à trois sur lui dès qu'il va il va bouger. Mais qu'est-ce que vous voulez faire quand il y a trois qu ou quatre gars sur vous Ben pas grand-chose. Vous passez, mais si les autres ne marquent pas le bogba ou le je sais pas quoi, ils, ils foutent rien. Ben qui marque Il apporte quelque chose de nouveau à l'équipe de France puisque toujours c'est toujours le même pour Bokba ou autre. Et là je vois que bon, en, en attaque, là, il apporte un petit peu plus ce qui manquait à la France à 8h. premier match, tout le monde avait la pression et là euh, sur le terrain, on ne voit pas, pas qu'il y avait la pression. Tant qu'il y en a une bonne pression, tant il, est bon. ben, il faut les représenter un peu sur le pays, quoi. parce que déjà, il n'est pas trop, trop connu, déjà, il a un national par rapport au bâne tout ça, là. là. Donc si le gars fêtait un petit peu la réunion pour faire voir que le gars joue au football et qu'on a des talents sur l'île, ce serait bon. Des propos recueillis par Olivier delaray dit Nous aussi, on a paillettes, c'est ce soir à 23h, heure de la Réunion, France-Albanie. Vous ne pouvez pas être devant votre télé, le match est à suivre à la radio sur Réunion Première avec nos confrères de RFI. Une pensée pour les candidats au bac qui entament aujourd'hui les épreuves écrites avec la philosophie, 11 450 candidats se préparent ce matin à affronter cette journée. Bon courage à eux et aussi à leurs parents qui stressent autant, voire plus C'est un nouveau programme de renouvellement urbain, de rénovation des quartiers qui a été signé hier, huit projets dans six communes de Lille. Ils poursuivent pour certains le travail commencé comme à Saint-Pierre avec Bois d'Olive après Ravine Blanche. Le but est de redynamiser des quartiers anciens qui ne sont plus très agréables à vivre, leur donner un coup de jeûne, les rendre plus confortables et renforcer la mixité sociale. Nicolas Grivel est le directeur de l'ENRU, l'Agence nationale pour la rénovation urbaine. Il y a une volonté politique très forte d'éviter ce que certains appellent les ghettos, ce que le Premier ministre a appelé une politique d'apartheid de certains quartiers. Et donc, ça veut dire mélanger les populations, ça veut dire ne pas réfléchir qu'à l'échelle de ces quartiers. Ça veut dire se poser une question à l'échelle de l'agglomération, de où vont s'installer les populations, comment se répartit le logement social, comment se répartit le logement privé, quels sont les quartiers qui ont des difficultés, les quartiers qui peuvent accueillir différentes populations, d'avoir finalement partout à l'échelle d'un territoire, des populations un peu plus aisées, des populations plus populaires, des catégories plus populaires, et pas seulement des spécialisations de quartiers sur, euh, sur les populations les plus pauvres. Nicolas Grivel, directeur de l'ANRU, l'Agence Nationale pour la Rénovation Urbaine, interrogée par Delphine Poudroux. De gros projets sont donc prévus à Saint-Benoît, Saint-André, Saint-Louis, Saint-Pierre, au Port et à Saint-Denis.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 En bref, 2000 personnes dans les rues de Saint-Denis hier pour dire non à la loi travail, mobilisation réussie pour l'intersyndicale qui appelait à suivre le mouvement de grève nationale Procès reporté hier pour les détenus de la prison de Domingueau suspectés d'avoir provoqué la bagarre générale dans l'établissement la semaine dernière. Ils étaient 7 à être présentés en comparution immédiate au tribunal correctionnel Ils ont obtenu un délai pour préparer leur défense. 6 d'entre eux seront jugés dans 3 semaines. Le dernier reviendra devant les juges le 16 août, il encourt 10 ans de prison pour récidive de violence volontaires sur personne dépositaire de l'autorité publique. Hier, les parties civils constitués par les surveillants blessés ne se sont pas opposés au report des procès. Maître Anne-Sophie Issa Corset, avocate des parties civils. C'est l'application euh, stricte des droits de la défense. Euh, les prévenus ont demandé un délai pour pouvoir préparer leur défense. Euh, la partie civile n'a rien à dire euh, dans, dans ce genre de choses. Et, euh, là, on est dans l'émotion, la comparution immédiate. C'est toujours quelque chose de compliqué euh, à gérer euh, pour tout le monde. Ça permet une réponse rapide de la justice. Néanmoins, que cette réponse puisse être sereine également. Euh, il y a un certain nombre de surveillants pénitentiaires euh, qui sont euh, toujours euh, dans l'incertitude quant euh, à l'évolution de leurs blessures. Et donc, euh, ça permettra également de pouvoir fixer les choses par rapport à leur demande de dommages et intérêts euh, à chacun. Maître Anne-Sophie corset répondait à Olivier de la Delarichaudi. Plus de 490 donneurs, dont 109 nouveaux et beaucoup de sang collecté. Hier, c'était le but. L'établissement français du sang organisait à l'occasion de la journée mondiale du don du sang une collecte géante à la Nordève à Saint-Denis, à moins d'une heure de la fin de l'opération. Le bilan était satisfaisant. La Réunion a besoin de donneurs pour répondre à ses besoins, mais aussi à ceux de Mayotte. Les précisions du docteur Hervé Renard. Notre stock idéal, c'est ce qu'on appelle J12. Alors ça veut dire quoi, un stock à J12 Ça veut dire que si demain, il y avait un événement exceptionnel qui ferait qu'on ne pourrait plus prélever, eh bien, on pourrait continuer à fonctionner et à transfuser l'ensemble des patients du territoire de l'Océan Indien pendant 12 jours. C'est ce qu'on appelle le stock idéal. Là, actuellement, notre stock est à J9, J10. Grâce à cette journée, on va passer à J15. Donc vous voyez, pour nous, c'est quelque chose d'exceptionnel et d'énorme. Le docteur Hervé Renard interrogé par Joanne Adama Dorassi. Direction Mayotte, le ramadan, c'est souvent l'occasion de parler cuisine, car au moment de rompre le jeûne de la journée, on déguste des mets qui font plaisir ou qui requinquent après une longue journée sans manger ni boire. Et parmi ces recettes, à Mayotte, l'un des favoris, c'est le bouillon appelé hubou. Il apporterait tous les éléments nécessaires pour faire face aux carences de la journée. On peut en préparer de toutes sortes. Djamil Hatzouadiki est allé au marché de Mamoudzou pour se faire livrer les secrets et recettes du hubou. C'est combien les 500 grammes Je prends 500 grammes. 500 grammes de farine, car c'est avec de la farine que le bouillon va être concocté. Pour Mariama. c'est important dans le foutari. C'est pour faire du bouillon pour le foutari. Je veux de la farine de riz. C'est juste pour ces quelques jours de ramadan, car le bouillon de riz, c'est ce qu'il y a de mieux pour le ramadan. Sur son étal, une vendeuse propose deux sortes de farine qu'elle prépare spécialement pour ce mois de jeûne. « Je prépare moi-même ma farine de riz. Pour le manioc, je vais le chercher au champ, je le mets à sécher, je le pile pour avoir la farine et je la vends. »« Et elle ne met pas beaucoup de temps pour l'écouler. Chacun y va de sa préférence. »« C'est le bouillot manioc. »« Pourquoi ?»« Mais Parce qu'on adore le manioc et c'est comme ça. <rire> »« On en boit beaucoup parce que on se dit que pendant toute la journée, on est déshydraté. »